— Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oh, nous avons des toutes petites fenêtres aujourd'hui, ce qui veut dire que nous sommes nombreux et que ça devrait être une émission très sympathique de Grand Prix. Merci d'être avec nous. On va revenir sur le Grand Prix du Mexique qui a eu lieu, eh bien, avant-hier soir, hein, déjà, que le temps passe vite. Euh, bien entendu, 20h38. Hein, pour ceux qui nous écoutent en podcast, sachez que nous sommes légèrement en retard. Mais euh, de toute façon, voilà, tant qu'on applique euh, les, les taxes euh, de divers pays, ça va bien. La TVA est beaucoup plus élevée au Mexique, c'est pour ça qu'on <rire> qu <'on> vient, <rire> vient très tard, bien sûr. C'est la, la très très bonne euh, raison. Merci à Sushi Sushimaki et aux retend 18 qui euh, se sont abonnés sur Twitch, c'est très sympathique. et puis alors, eh bien, Bonsoir, Monsieur Alex, comment ça va Ça va, ça va très bien, pour parler de ce Grand Prix qui aura été euh, oubliable sur le plan du spectacle, mais euh, mémorable sur le plan des, des, des statistiques avec euh, cette 14e victoire de Verstappen... Euh, Record euh, absolu battu. Exactement. Euh, 14e victoire de, de Max Verstappen cette année en, en 34 Grands Prix. Donc le pourcentage n'est pas très élevé. Hein, de toute façon, c'est le, le truc oui. principal non. à regarder. C'est la bonne primaire que tu es. Oui, ah, non, mais voilà, non, mais bien sûr. Non, non. Voilà, <rire> en, encore une fois, on le rappelle hein, parce que les gens me disent ah, Vous êtes anti-machin. Non, non. soyez, Faites simple. Ici, on est anti-tout. Donc comme ça, au moins, c'est très facile. On ne peut blairer. Personne. Donc voilà, <rire> tout ce qu'on dit n'est forcément objectif parce qu'on ne peut pas les blairer. Donc, si on dit des compliments, c'est que vraiment, ils ont fait des super courses. Euh, Paul, comment ça va <rire> Salut Michael, salut à tous. Bah, ça va très bien. On, est... on vous a sorti de la grosse équipe euh, pour la course de l'année. Donc, euh, je pense que ça valait vraiment la peine. En euh, effet, <rire> encore une course. Euh... <rire> encore une course, surtout, on va dire, très tactique. Et puis, et puis euh, comme l'a dit Alex, tout de même des, des enseignements. Et euh, voilà, encore. À... Un peu plus d'histoires a été écrite euh, ce week-end. Ça, tu commences à sentir le truc venir. Hein. Si on est cinq, c'est que le Grand Prix était tellement terne qu'on fait venir le plus de gens possible, le plus de prises de parole possible pour que l'émission fasse une heure et demie. Parce que si on est à moins d'une heure et demie, évidemment, nous ne sommes pas payés. Euh, Sachez-le. Enfin, c'est divisé. Le salaire est divisé savez, par deux si on est entre euh, <rire> 25 minutes <rire> et euh, 55 minutes. Et puis après, c'est divisé par un demi. Enfin, voilà... Tout un système. Sauf, sauf si euh, il si y a un drapeau rouge et que l'émission dure deux minutes, là c'est bon. Oui, voilà, évidemment. Voilà. Si, si euh, l'émission doit s'arrêter parce que ma collection plante, c'est bon, on a 100%. Enfin, c'est fort bien, vous allez voir, c'est très très bien fichu euh, cette <rire> affaire. Un coup de cœur qui vous dit ça n'a pas eu le dernier tour de la course de NASCAR. Alors sachez que non, parce qu'on euh, a eu un veto clair, net et définitif. Sachez-le. C'est un Ce qui s'est passé. Euh, voilà, je vous dis, par contre, une large page de 2h30 sera consacrée à pourquoi il a tapé le mur et tout ça. C'est fantastique. Euh, Manu, comment vas-tu Ah salut Michael, salut à tous, ça va très bien, effectivement, euh, pas énormément de spectacles en piste, mais il y a quand même mal de choses à dire, et puis comme le dit Alex, donc, euh, une, un record absolu de victoire, mais pas un record relatif qui ne tombera pas cette année, on va pouvoir revenir là-dessus, effectivement. Ah, il ne pourra pas avoir le... Le record d'Ascari, non. Ascari, ah. oui. Oui, oui, mais bon. Il peut, battre, il peut battre le record relatif de Schumacher, mais pas celui d'Ascari. Oui, Ascari, à l'époque, il y a des trois courses sur quatre. et voilà, c'est bon, c'était merveilleux, <rire> voilà, bon, La variante elle peut avoir un record, la variante T, hein, Scary <rire> On va l'appeler la variante Verstappen, ça fait VV, c'est bien. Encore un variant, j'ai rien compris. Comment, Manu C'est encore un variant, j'ai rien compris. <rire> On <rire> ah n'en parle plus, mais ça continue, même de ça. continue <rire> de se diffuser. Pensez ému, j'ai vu ça. Pensez ému aux gens qui sont actuellement confinés à Disneyland en Chine, c'est une merveille absolue. Des gens, leur dit non, non vous ne sortez pas tant que vous n'avez pas un test négatif. <rire> Du coup, c'est Mickey qui leur raconte les trucs de la F1. Là. Oh ah non, j'espère qu'ils sont au courant pour Arton Sélar parce que ça fait un choc quand c'est Mickey qui te l'annonce quand même. C'est pas facile. Et puis Franck, qui est avec nous, comment, comment ça va, monsieur alors, Plus tu avances, plus c'est BMW. C'est-à-dire que là, ça devient ah, bon euh, ça devient très très fort. Ouais. Dis Si sí, bonjour dias, bienvenido <rire> <rire> <rire> hey, hey, pour le Grand Prix du Mexique. Nous ready par le débris. Pour l'instant, personne n'a imité Speedy Gonzalez ou quoi que ce soit. Vraiment, on est... Euh, voilà, c'est... Vendredi, on... euh, Gaëtan Villeron, il peut passer loin sur, euh, sur F1TV, mais ça, ça il a évité de peu. <rire> Moi, je, je, en fait, je, je vais devoir vraiment commencer à faire ça. Euh, je vais regarder que les essais et les qualifs maintenant juste pour entendre Gaëtan Vigneron <rire> seul et devoir meubler 3 <rire> heures d'antenne ne pas savoir trop quoi faire ah, les essais et les bonheurs c'était terrible hein. vu que c'était très chiant euh, ouais, désolé pour le merchandising mais je reviens à Trackday et à BMW justement donc euh, voilà. je suis revenu il n'y a pas très très longtemps ouais. si au moins tu pouvais revenir avec un petit peu de liquide de clignotant ça nous arrangerait tous bien évidemment et surtout <rire> les gens qui sont devant et derrière toi sur la route <rire> on n'a pas besoin de clignotant c'est ça qui est bien liquide <rire> de clignotant à un moment donné la bon, dernière fois que j'ai vu une BMW utiliser un clignotant hein. enfin un clignoteur en Belgique bien, bien sûr <rire> euh, euh, c'est le cas bon, <rire> on fait ce qu'on peut euh, mais du coup eh bien, messieurs, voilà, hein, ce, ce grand prix euh, euh, du Mexique remporté par Max Verstappen là, euh, euh, mmh. les bras menton euh, C'est ne sait plus, plus utiliser les, les superlatifs, ça fait donc 14 victoires cette saison Euh, jamais dans l'histoire de la F1 c'est arrivé de enfin, vous commencez à connaître évidemment le, euh, le refrain euh, Max Verstappen qui s'impose Sergio Perez qui termine en quatrième position en troisième position pardon pour Red Bull Et un podium chez lui je pense que voilà on a, on a, vu, le, on a, on a vu le papa alors par contre euh, bon, j'aime beaucoup le père de, de Sergio Perez voilà, c'est à dire qu'on l'a vu autant que Brad Pitt euh, à Austin donc j'en je, je, viens à me demander si Est-ce qu'il jouera son propre rôle dans le film de Lewis Hamilton que... Je ne sais pas si vous avez des... des informations sur les vrais sujets ici, euh, je demande, hein, bien sûr. <rire> il y a le qui nous dit « est-ce que c'est est le point Vigneron du Grand Prix ?» Non, ça c'est l'émission entière. <rire> <rire> c est, c est, c est, maintenant ça devient une ode à Gaëtan Vigneron toutes les semaines. Euh, qui veut aussi coller pour, pour, pour Max <rire> <rire> <rire> Allez, pourquoi pas, il n'y a pas grand chose euh, que dire en fait, euh, toutes, les, toutes les semaines il est là... Euh... Toutes les semaines, on le sort un peu paumé le vendredi. Et puis en fait, dès le samedi, bah, il est de retour aux avant-postes. Là, en plus, il fait la pole position. Parce que Ferrari était vraiment.. Les, les seuls qui normalement battent sur un tour, c'est Ferrari. Et là, il n'était vraiment pas là ce week-end. Il fait la pole, il part devant. Euh, on pense qu'il est sur la mauvaise stratégie. Finalement, la stratégie fonctionne. C'est l'histoire de la saison. C'est que même quand on pense que ça ne va pas fonctionner, ça fonctionne. À Austin, on croyait que ce n'était pas lui qui avait les bons pneus. Et puis finalement, il a réussi en fin de course. Euh, là, c'est pareil. On pense que, que ça ne va pas le faire. Et ça le fait. Donc, euh... Il est, il est tout le temps là, il est tout le temps au meilleur niveau, c'est euh, vrai que Horner est, est, a sorti un peu le, le, le truc après la, la course en disant oh là, là il, a, il a vraiment progressé, il, a, il, a, il, a, il augmente le niveau et tout, mais forcément ça reluit. Ouais, mais c'est de constater que c'est vrai. Le, le truc c'est qu'il a pas tort en fait, on voit vers sa peine de plus en plus mature. Moi, je, comme je dis à chaque fois, j'attends toujours de voir le jour où il se battra proprement en piste face à un autre pilote. Aujourd'hui, c'est son seul défaut. Le reste est parfait. Donc, euh, ce n'est pas étonnant de le voir gagner autant. La L'ARB18 est un monstre d'efficacité de, de, sur tous les circuits. Euh, parce qu'il faut aussi rendre à la voiture ce qui lui appartient. Et il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Tout fonctionne. Et c'est plus que jamais mérité pour moi. Le, le carton, non, mais C'est <rire> vrai que sur la course de Verstappen, pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ah, là, euh... Moi, oh, j'ai quand même cru qu'il qu ne ferait pas un seul arrêt. Ah, bon, euh, bon, j'ai ah, franchement là, cru que Mercedes oui, pourrait bon. avoir le, euh, la victoire, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il amène les médiums... Euh... Alors Pirelli disait que c'était possible, effectivement, mais euh, vu le rythme qu'il avait adopté dé... au, au début de son deuxième relais, je croyais vraiment qu'il allait tenter de, faire un, de le faire en... en deux arrêts, pas en un seul. Quoi. Donc, mm -hmm. je commencer quand même à sentir pas trop mal pour Mercedes. Et puis finalement, non. Euh, C'est vraiment eux qui ont mis la meilleure stratégie pneumatique, finalement. Des, donc, de ne entendre et puis de démarrer en médium. Et puis voilà, les, les pneus se dégradent très très peu à, à Mexico. Donc, euh, non, mais rien à dire sur la, sur la maîtrise, je pense que pour, pour certains qui pouvaient croire que effectivement Red Bull partait sur deux arrêts et pas un seul, euh, on en ça, ils se sont plantés pour une fois et, et Mercedes peut aller décrocher cette, cette victoire. Moi j'ai moi j'ai cru franchement j'ai cru que, que ça partait sur deux arrêts et puis finalement non c'est ça passe en un et puis euh, bon voilà pas trop pas trop de dégradation des pneus pour une fois mais alors après c'est quand mmh. même un circuit très particulier qui a, qui mmh. assez, peu de, qui a assez peu abrasif donc euh, voilà ben rien à redire sur, sur, sur ouais. le week-end encore une fois ça, ça, ça passe ça, ça passe très bien quoi après voilà c'est pour Perez par contre c'est effectivement une déception parce que je pense que c'est un petit claque à domicile là, de, devant ses fans Au moins, la question de on le laisse gagner euh, ne s'est pas posée, effectivement. Au moins, ça aurait été, euh, il aurait fini deuxième. Il y en a qui ont pu dire, bon, il aurait pu le laisser gagner ou, ou autre chose, mais non, non, c'est pas, pas, pas, pas le genre de la maison de, de laisser gagner un pilote euh, qui ne mérite pas sa victoire. Puis le truc, c'est que le laisser gagner, comment Parce qu'il y a une voiture entre tous les deux, donc il ne pouvait même pas oui. euh, juste le laisser passer, tu vois. Enfin, sur faut... Manu, on demande à Michael Maisy, il va, te... <rire> il va te trouver un moyen, il oublie Hamilton et ça <rire> Là, ils ont, ils ont eu, euh, à noter quand même, qu'ils ont eu la chance que Ricardo et Joe fassent pile 45 tours avec leur, premier, enfin, avec leur relais de médium du départ. Oui. Et leur pneu médium du départ, comme ça, ça leur a permis de voir que les 45 tours que Verstappen avait à faire étaient tenables sans euh, grosse dégradation. La fameuse cliff, donc l'effondrement le, des pneus, euh, qui est toujours redouté Et qui, bah, là, du coup, ils savaient qu'ils pouvaient aller au 45e tour des pneus sans avoir ce fameux effondrement. Mm -hmm. que, avec on on peut, sens ce qu'on peut dire aussi, c'est oui. que... On faisait des hypothèses avant le départ, est-ce qu'éventuellement il peut se faire passer par les Mercedes dans l'aspiration de la longue ligne droite, mais même ça il l'a parfaitement géré, on sait que depuis la pole, c'est très difficile au Mexique, et il n'a pas été une seule fois, une seule seconde en danger même au départ, il s'est vraiment mis à l'intérieur, il a pris un excellent départ comme sur toutes les courses j'ai envie de dire, et au premier virage Russell est allé à l'extérieur, mais c'était même pas pour essayer le double, il avait, il avait trop bien couvert, et une fois en tête de la course, c'est super max, j'ai envie de dire en fait… À partir du moment où il a un petit peu d'avance, il peut rentrer dans sa phase de gestion et euh, même s'il a théoriquement euh, un petit peu qui tient moins bien que ses adversaires, il a tellement de performances et, et tellement de maîtrise dans sa gestion pneumatique, qu'en fait, il, est, il, était dans un, il était presque dans, dans sa zone de confort, j'ai envie de dire, ce, ce, ce dimanche. Et puis bah, une fois qu'on a compris que le pneus tendre et médium avaient une durée de vie euh, bien plus longue qu'attendue euh, au Mexique, c'est vrai que euh, la, la messe était presque dite parce que Mercedes, un on, deuxième on a vu quand même que les écarts n'évoluaient pas beaucoup, Et on pouvait donc penser que, que Verstappen était effectivement en gestion. Euh, je n'irais pas juste à dire qu'il avait plusieurs secondes sous le pied, mais je ne suis pas l'un de penser qu'il avait deux ou trois dixièmes par tour s'il le voulait vraiment. Et que même, même s'il avait voulu faire une stratégie à deux arrêts, je, je voyais quand même vainqueur. Parce que euh, s'il avait dû s'arrêter, admettons, à 15 tours de l'arrivée, il aurait fait ses trois quatre derniers tours de relais en médium, en encore une demi-seconde à Hamilton, parce que, en pneus dur n'aurait jamais pu sortir une telle performance. Et puis, par exemple, en pneu soft, en fin de course, c'était une seconde par tour. Donc, je crois que Encore une fois, une course à la Verstappen à la Red Bull en 2022, un seul ou deux arrêts pour moi, ça n'aura rien changé, et euh, trop fort, tout simplement, trop fort, et on en parlera après, mais euh, voilà, Mercedes a sûrement fait une belle bourse stratégique, quand même. Point faible, trop fort pour, pour Lewis Hamilton. Paul, je te suggérerais de regarder ta, ta collection, après, Paul n'est pas retourné au, au, en Chine, rassurez-vous, mais euh, je, un petit peu, on aurait un petit peu dit Welly, mais c'était relativement... Paul, je, je changerais éventuellement bon. d'ordi, si je staccade. Ah, C'est peut-être peut Oh bon Dieu je... oui. Tout va bien, ma chaise euh, explose. Hein, donc, je, normalement, je vais exploser ma chaise Il y ouais. en aura partout, stop Paul, j'en profite. Tu as signé chez As ou pas alors du coup Oui, je ça y est, il y, y a des bonbons. <rire> <jeux rire> Et l'annonce au Brésil. Je vous l'annonce euh, dans Grand Prix, voilà. Et oui, vous l'avez remarqué, <rire> Paul, évidemment, c'est euh, déguisé en Nico Hulkenberg pour aller. <rire> il, il est allé chercher les bonbons, euh, bien sûr. Euh... <rire> L'avantage, j'ai juste eu besoin de me couper les cheveux. C'était oui. rapide. Oh, le breton dit qui nous dit « Paul, tu es peut-être à Frika puisque tu saccades à Frika. <rire> oh, putain. L Ambiance de, oh, de la brousse. Bien, bien évidemment. Euh, <rire> C'est fâche. Pour ceux qui l'avaient pas. <rire> <rire> c'était quelque chose hein. mais du coup parce que Red Bull voilà bravo euh, 14 e victoire de Verstappen euh, t'en rajoutes deux de Perez sans en fait 16 c'est super mais donc on, on a les, les pénalités enfin, en tout cas on a l'accord qui, euh, qui a été trouvé mm -hmm. semble-t-il euh, oh là là vraiment ils vont pff, ils vont passer de la première à la sixième force du plateau au moins <rire> prochain avec ce qui se passe Euh, donc, Red Bull, globalement, a une euh, restriction de 10% de temps de soufflerie et euh, 7 millions de dollars de, de, de pénalités euh, financières. Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est euh, correct selon vous Est-ce qu'ils auraient dû être abattus en place publique Enfin, voilà, hein, vous avez... Est-ce euh, voilà, euh, qu'ils auraient dû s'en tirer avec une tape sur la main Vous avez euh, tout, toute l'échelle. Alex, je vais te laisser euh, t'exprimer là-dessus. C'est Forcément, euh, tout dépend du point de vue de lequel, euh, duquel on se place. Hein. Si on écoute Christian Horner, effectivement, Red Bull va à peu près lutter avec Williams et As l'an prochain avec euh, de telles restrictions aérodynamiques. Tandis que les autres équipes, à l'exception de Ferrari, qui trouve encore la pénalité euh, trop, euh, trop douce, les autres équipes semblent plutôt se satisfaire de cette pénalité, ce qui voudrait dire, voilà, si on dit... Euh, La vérité est tout mieux, ce qui voudrait dire que la pénalité est, est, est ferme, mais pas non plus, euh, pas non plus euh, extrêmement sévère. C'était évidemment délicat pour la FIA, puisque c'est la première fois qu'on a un tel dépassement de budget plafonné. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il fallait quand même une sanction, hein, parce que Red Bull a eu tout un tas d'infractions qui dépassent de, de, de presque 2 millions d'euros, peut-être 500 000 si on prend en compte le crédit d'impôt. Voilà, euh, l'argument de Horner qui dit ben voilà, on a dépassé sur les, les frais de restauration et sur les congés maladie n'est pas valable parce que c'est toujours 2 millions d'euros dépensés par ailleurs. Ensuite, la question de savoir c'est est-ce que qu'est-ce que ça vaudra en temps exactement cette pénalité Qu'est-ce que ça a valu comme temps gagné également l'argent dépensé en plus l'an dernier Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas avoir de réponse. Toutes les estimations qui sont chiffrées, du genre 5 dixièmes, etc. Euh, Un, un ou deux dixièmes, voilà, à mon avis, c'est pas très euh, pertinent. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu, déjà eu des restrictions à euh, aujourd'hui qui sont en place depuis euh, la, la, la, le nouveau règlement qui va donc donner 5% de temps à aéro en moins au premier par rapport au deuxième. La Red Bull en aura euh, du coup euh, 10% plus, euh, encore 10% de plus sur Mercedes, donc ça va commencer euh, mmh à faire, à faire un paquet de temps sous fleuri, mais il y a la question de la qualité, voilà, ils ont déjà une voiture compétitive, il y a peut-être moins besoin de temps sous fleuri, ils savent exactement où prioriser, donc c'est une, c'est une pénalité, c'est difficile de juger vraiment définitivement, pour moi, cette pénalité, si on n'a pas tous les, les tenants et aboutissants, bien sûr, il y aura des gens qui diront, voilà, lorsqu'un DRS, et le règlement technique, lorsqu'un DRS dépasse de quelques millimètres c'est disqualifications, là, non. Euh, c'est compliqué pour cette première pénalité. Pour moi, je, je pense qu'elle est plutôt ferme et adaptée. Mais quant à savoir véritablement les conséquences, je pense qu'il est trop tôt pour en juger mais euh, Red Bull s'en tient bien quand même, parce que 7 millions auraient pu être décomptés de leur budget de, de cette année, ça ne sera pas le cas. Voilà. Maintenant, ils ont intérêt à bien faire attention à gérer euh, le coût de l'énergie, l'inflation au Royaume-Uni en ce moment, parce qu'en cas de deuxième dépassement en deux ans, là, à mon avis, ce euh, sera beaucoup plus que cette fonction. Ah, la la disqualification du championnat constructeur de 2022 qui arrivera au mois d'octobre 2023, parce qu'ils <rire> ont <auront rire> dépasser, ça deviendra... Euh compliqué je à comprends. suivre, alors d'ailleurs en parlant de compliqué à suivre parce que j'essaie toujours de comprendre hein, moi, euh, du coup en fait ils ont 10% de temps de soufflerie en moins, mais ça commence dès maintenant si oui c'est sur, sur les 12 proches, c'est sur les 12 mois à partir de la date de l'accord, donc c'est le 25 octobre le, le problème pour moi de cette tension, et du coup je la trouve extrêmement douce, en fait et même extrêmement euh, risible on va dire Euh, pour, deux, pour deux raisons, c'est que ce temps de pénalité de, de soufflerie en moins, il n'y a pas de créneau imposé, c'est-à-dire qu'en gros s'ils veulent euh, développer normalement leur monoplace 2023, les premiers développements, les premiers packages, ils peuvent très bien le faire et arrêter, euh, peut-être en juillet, voilà, donc ça, euh, voilà. Donc ça ne va rien changer sur la compétitivité de la monoplace de l'année prochaine, de plus, euh, L'argent n'est pas, il n'y a pas d'argent retiré c'est-à-dire que cet argent euh, peut être, sera investi ce temps parce qu'en fait du coup c'est du temps aéro en moins donc de l'argent en moins dépensé à dessus cet argent peut être dépensé sur d'autres domaines donc euh, à réduction de poids amélioration des suspensions, amélioration de suspension, la monocoque sans doute euh, que sais-je euh, <rire> on reviendra quand même sur les frais de restauration parce que c'est quand même hyper important qu'on qu en parle parce que c'est beaucoup plus euh, caché et subtil que ce que la FIA a bien voulu, euh, a bien voulu dire Donc, pour moi, effectivement, cette sanction elle est extrêmement euh, légère de ce côté-là. Euh, il aurait fallu peut-être euh, être plus ferme sur, le, en fait, sur un, une étude du temps héros d'une équipe et peut-être imposer ces 10% de, de temps en moins euh, là où ça fait plus mal peut-être en, en disant, bah, voilà, sur, vu le, le temps estimé que vous passez en soufflerie sur un projet, eh bien, ces, ces 10%-là, vous les faites euh, plutôt en moins euh, bah, sur la période, je ne sais pas, peut-être en général, on finalise les packages aéros en, en février-mars pour le premier package d'évolution pour le premier Grand Prix, donc leur dire, eh bien, écoutez, ces 10%-là, vous faites, nous faites un creux clair d'utilisation de, de, de, de votre soufflerie à ce moment-là. En plus, 10% de soufflerie en moins, c'est aussi 10% d'économie d'énergie. Quand on connaît le prix de l'énergie, euh, c'est même, même du budget gagné sur encore autre chose. Donc en fait, c'est euh, le serpent qui se mord la queue. En fait. Alors certes, les plus gros gains en F1, ça a toujours été l'aéro. Euh, mais voilà, ça n'empêchera pas Red Bull d'aller voilà, dé, dépenser euh, de ce, cet argent-là ailleurs. Donc pour moi, il aurait dû y avoir aussi une, une équivalence budgétaire en moins euh, par rapport à ce temps-là à combien on chiffre l'utilisation d'une soufflerie sur le budget d'une F1 et réduire de ce, ce budget là donc pas pouvoir le dépenser ailleurs voilà. moi je ai le... ne toujours pas à comprendre que l'amende ne soit pas euh, juste déduite du budget parce que là, en fait, là je pense que c'est extrêmement difficile pour, pour une première en tout cas parce que en fait, comme c'est effectivement dit si le, le crédit d'impôt qui a été euh, mal calculé a posteriori, mais parce qu'en fait ils ne l'avaient pas franchement anticipé, ça c'était pas forcément de leur faute, et vraiment pris en compte ça fait que quand même que 500 000 dollars donc il faut aussi relativiser je pense que c'est par rapport à ça, donc 7 millions c'est quand même une grosse somme, ça va à la FIA ça va, à... je sais pas à quoi ça va servir la FIA, mais j'espère que ça va bien servir parce que Voilà, c'est une association associ un à but non lucratif, donc sont censés tout réinvestir. Donc, euh, bah, formation de commissaire, formation de directeur de course, je, que, que sais-je. Il y, y a tellement de chantiers à faire du côté de Mohamed Belsoulayem, qui se prend des soufflantes tous les Grands Prix de la part de Dominique Ali je pense en coulisses par rapport aux conneries voilà, des directeurs de course et autres. Il euh, y, y, y a du boulot de ce côté-là. Euh, voilà Après, la l'amente, je pense que c'est aussi une première pour dire... Euh, Voilà, on, on fait, on applique. Le temps de soufflerie en moins, c'est ce qui a été suggéré par les autres équipes. C'est ça qui a été éclairement dire par Horner que c'est les autres équipes qui ont suggéré cette pénalité-là. Donc je pense aussi qu'il y a une consultation de ça. Donc je pense que c'est pour ça effectivement que toutes les équipes, à part Ferrari était d'accord pour dire que ça, ça allait plutôt bien, on n'a pas vu Toto Wolf monter au créneau en disant que c'était n'importe quoi euh, par contre effectivement les 7 millions ça leur fait absolument pas mal hein. Christian Horner a révélé de lui-même que euh, rien que les primes de Liberty Media ça, fi ça finançait 140 millions largement du plafond budgétaire que même les dernières équipes ont, ont entre 70 et 80% du plafond maintenant grâce effectivement, bah, aux revenus exceptionnels de la Formule 1 euh, en gros cet amende là c'est en plus quand on sait que Oracle file 500 millions sur, sur, sur 3-4 ans que, tout le reste c'est Pour Pibit aussi, n'oublions pas Pibit qui, qui. Voilà. <rire> qui bon, bon, bon, bon, après, je, je, je laisse euh, mes, mes camarades aussi s'exprimer ce sur cet aspect-là, mais j'aimerais qu'on revienne sur le catering après quand même. Avec plaisir, Herbert ce qui nous dit une sanction efficace aurait été d'interdire Red Bull de la Drain New Web en deux mois. <rire> <rire> non, tu lui enlèves ses crayons. Là, <rire> il n'a pas ses petits crayons pour, euh, pour dessiner. Oh, il est obligé de passer sur l'ordinateur. J'en je rajouterai ouais. juste une chose, c'est que toutes les... Ça aussi, c'est peut-être un, un autre truc, Et Red Bull, ça pourrait faire des, des démarches euh, peut-être juridiques là-dessus. Toutes les fuites qu'on a eues sur euh, mmh. ce qui se passait étaient juste vérifiées. Euh, ouais. euh, le catering, un, un salaire en trou, bon, c'était pas suite de New c'était suite de Fallows, euh, l'histoire des pièces, tout ça. Tout ça, ça a fuité dans les médias, et c'était extrêmement euh, juste. Donc, je pense que c'est aussi ça qui, qui énerve Horner. Euh, Wolf met ça sur le compte des directeurs financiers. Bon... On va dire que, que c'est un des directeurs financiers qui a un peu trop parlé. Voilà. C'est quand même assez incroyable, sachant que tout le monde connaît les réseaux sociaux maintenant. Tu sais à quel oui. point une information se propage très vite et tu continues à avoir des fuites gigantesques sur des. C'est quand même beaucoup venu de la, de la Hollande, enfin des Pays-Bas, donc je pense qu'il y a oui. quand même peut-être un, un lien du côté du clan Verstappen. Hein. Je pense que Yos, il doit pas ouais. avoir sa langue mal pendue, je pense, avec certains journalistes en off, hein, qui sont peut-être plus off très après. C'est ça, parce qu'il est quand même assez proche de Van Aren, qui est un des plus ouais. Plus réputé vos journalistes de là-bas, donc je pense qu'à mon avis, ça vient de quelque part, ces deux. Après, moi, j'ai du mal à me positionner sur cette sanction, je la trouve un peu légère. J'aurais préféré que la FIA garde 20 ou 25% comme elle espérait le faire au départ. 25, c'était violent, mais ça me paraissait justifié. 20, ça aurait été bien. Euh, en réduction aéro. C'est vrai que. Et puis peut-être effectivement appliquer. Euh, appliquer quelque chose pour qu'il euh, y ait en fait un.. Bah, soit, soit 20%, soit. Euh, faire en sorte que ce soit effectivement que ça impacte le développement de début d'année prochaine, parce que là, c'est vrai qu'ils vont pouvoir rouler tranquillement sur la concurrence euh, en fin d'année et peut-être en début suivant. Alors après, c'est toujours pareil, si euh, derrière, il leur manque beaucoup de, de, de moyens pour faire des gains marginaux, qu'ils perdent un ou deux dixièmes ou trois, euh, selon euh, ce qu'on qu pu en, en penser Binoto au départ. enfin Binotto avait expliqué que justement, il y avait un décalage de, de un ou deux dixièmes à trouver, si, euh, selon si les écuries étaient... Euh, Était plus ou moins handicapé. Donc, euh, du coup, là, les... ça ferait à peu près un dixième ou deux de plus euh, ce handicap-là pour Red Bull. Si c'est le cas, effectivement, et qu'on a une bataille très serrée comme l'an dernier ou même comme le début de cette année, euh, un ou deux dixièmes, ça peut faire la différence dans une première et une deuxième place. Donc, euh, ce n'est pas impossible que ça les pénalise. Mais si Red Bull trouve un truc en plus avec sa voiture dès le début de saison, bah, en fait, la pénale... enfin, le... cette pénalité passera totalement transparente. Donc, euh, c'est un peu ce qui me, ce qui me dérange et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus violent euh, sur le. Sur le le chiffre, euh, le nombre qu'on est au moins ouais, 15-20% minimum, quoi, histoire que parce qu'en fait c'est du 15-20% sur leur le handicap déjà en cours, donc là on passe de 70% initiaux à 63%, ce qui fait en fait 7 points de développement au moins, donc ce n'est pas, pas colossal et ça ne risque pas effectivement de faire une différence euh, monstrueuse. Donc euh, entre ça et le fait que vu qu'il y a eu accord, ils n'ont pas le droit de, enfin ça, ça n'applique en rien, une déduction financière sur le, le plafond budgétaire. Bah, finalement euh, il se peut que les, les effets soient vraiment limités. C'est ce qui me dérange un peu parce que ça ouvre quand même des portes et on l'a vu euh, avant, enfin, après ces sanctions-là où des, des, notamment Wolf disait « nous on va réfléchir à comment faire un dépassement qui nous coûte de l'argent mais en fait qu'on se foutrait et qui nous permettrait de nous remettre en, en selle sur le plan technique ». Donc euh, ça risque de créer encore des zones grises comme d'habitude. La FIA essaie de clarifier des choses et puis finalement… Euh, bah, ils ouvrent des portes, ils ouvrent des boîtes de Pandore, et puis derrière, ça risque d'être un peu plus complexe. Donc, euh, je suis un peu sceptique sur le fait qu'ils n'aient pas agi euh, un peu plus euh, drastiquement pour fermer justement cette porte. Avec, Paul, un commentaire là-dessus Passe sur tout, Moi, tout je, je crois que beaucoup de choses ont, ont été dites. C'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a, a pas de réduction du budget et, et où certes il y a 10% sur la partie aérodynamique mais qui pourront dépenser ailleurs, c'est vrai que ça ressemble plus à une demi-sanction qu'à qu une sanction à part entière. Je, la réalité, comme souvent, et comme c'était un, une grande première avec les budgets capés, je crois clairement que la FIA ne savait absolument pas quoi faire au départ, Euh, ils ont dû évaluer pendant des semaines les, les, les meilleures options. Je crois, je crois que dans tous les cas, euh, ils allaient être dans l'histoire parce que quelle que soit la sanction qui allait être donnée, euh, ça, ça, ça allait faire aller parce qu'on euh, avait compris une fois qu'il était question d'un dépassement de du budget de moins de 2%, qu'on n'allait plus parler ou plus faire de fantaisies sur un éventuel titre retiré ou des points ou que sais-je. On avait bien compris que la sanction ne serait pas si lourde que ça et qu'à partir du moment où on avait compris ça, que ça allait forcément faire, faire grasser des dents. Euh, comme dit Alex, je crois que c'est trop tôt pour savoir quel impact ça aura réellement sur eux mais c'est certain qu'une fois qu'on analyse la pénalité, on se rend compte qu'elle n'est pas non plus si euh, bah, pénalisante que ça en fait euh, il, il faut voir, il, il faut voir. ils vont, ils vont malgré tout maintenant qu'ils sont champions constructeurs avoir cette, cette réduction en plus du temps de, de, des salaires aérodynamiques donc qui sait, ça, ça pourrait vraiment les impacter moi, moi je crois qu'ils sont quand même en 2022 et que la voiture de l'année prochaine est suffisamment développée déjà pour pas que ça les impacte énormément. Est-ce que ça les pénalisera un petit peu en cours de développement Peut-être. Maintenant, oui, je ne vois pas se battre en fin de l'année prochaine. me pour moi débuter la saison prochaine en favori. Aux autres, d'en profiter pour peut-être attraper un peu de retard. Mais, mais encore une fois, s'ils prennent un peu de retard là-dessus, mais qu'ils peuvent dépenser un peu ailleurs, ça veut dire qu'ils peuvent potentiellement prendre un petit peu d'avance sur un autre domaine. Donc voilà, c'est trop tôt pour dire l'impact. Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. Que ça ressemble quand même à une, une demi-punition. Ouais. Et sachant, pour moi, j'ai vraiment une grosse incertitude pour Red Bull cette année, puisqu'on on les a vus également amener beaucoup d'évolutions. Il y a une inflation qui est absolument dingue et qui n'était pas celle de l'an dernier. S'il dépasse une deuxième fois en deux ans, là, je pense qu'il euh, y a l'effet récidive. Là, je pense qu'on pourrait parler, enfin, évidemment, ça dépend, du, ça dépend du dépassement, mais on pourra parler de retrait de points, euh, peut-être pour l'année d'après, pour l'année de plus un, puisque pour l'année... Le, voisin, donc, euh, le directeur financier de, de Red Bull, je pense qu'en ce moment ça ne va pas être un métier euh, euh, très agréable. Oui, bon, c'est pas. Tu es, es un peu sous la pression là. Mais du coup, euh, Franck, ces histoires de catering là, parce que ça me... moi ça ah. m'intéresse fortement. Dès que Mais ça parle de bouffe vous savez qu'on est très intéressés. Euh, <rire> c'est euh, les mer C'est une, une rubrique cuisine. <rire> je pense que ça va être un, un, un gros sujet parce que du coup, ce qu'on ce qu comprend, c'est que le budget catering doit rentrer dans les plafonds. Donc ça veut donc dire que pour les équipes euh, qui ne l'avaient pas fait rentrer à la base, donc Red Bull, euh, il y a une marge à gagner de ce côté là, sur le, donc sur le bien être, sur les avantages de leurs salariés, euh, qui est donc du coup énorme. Euh, je ne sais pas si les directeurs financiers vont se mettre d'accord sur un, sur un chiffre, un montant, un plafond, un pourcentage du plafond budget pour le, pour le catering, mais entre une, une, entre une équipe qui peut gratter du coup, euh, 2 millions d'euros en ne finançant plus du tout euh, les repas de ses salariés, et une équipe qui les finance en totalité, il y a un truc énorme là, de ce côté-là en termes de développement à gagner. Donc je, je, je pense effectivement, c'est peut-être parce que c'est revenu un petit peu en mode blague, Euh, mais en fait, ce pas du tout, parce que donner mais à manger euh, gratuitement voilà, pendant à 600 employés ou 700 employés pendant toute une année, ça, ça représente quoi, 2 millions d'euros. Ça, effectivement, j'ai pas compris. J'ai toujours pensé que les frais de bien-être et de ressources humaines faisaient partie des exceptions au budget plafonné. Alors, j'avoue que ça, ça fait partie de mes, mes points, mes points d'interrogation. Et je pense que c'est un sujet qui va monter puisque enfin, si jamais les les, les nourritures euh, se dégradent, c'est quand même c'est quand même ce vers quoi on, on va. Je pense qu'il y aura un accord euh, finalement qui, qui qui sera trouvé. Euh, ça fait écho pareil, enfin on reparlera, mais Aston Martin également a été sanctionné. Asselo Martin n'a pas dépassé le, les budgets plafonnés, c'est pour ça qu'il y a une sanction financière qui est très faible, mais il y avait tout de même des écarts euh, qui ont été notés, et également un, un aspect cocasse, il y avait aussi le budget, il y avait aussi les chaises de bureau, tout le mobilier, Voilà, de même, on va dire, mais est-ce qu'ils vont être assis sur des tabourets? Euh, <rire> des, des tabourets oui, non, mais euh, très manger des voilà. très inconfortable. Et donc, euh, y il y a, y a un aspect, je pense qu'il y a pleinement un aspect cocasse, on en rigole même. On a vu ça, voilà, on a rigolé avec Franck les tabourets, mais ça pose une vraie question de, de bien mettre au travail. Sachant que maintenant, il y, y a 24 courses par an, plus 4 courses de sprint, des essais privés, des trucs machin, et en plus, il faut manger euh, des, des, des sauts des bancs en plastique sur des tabourets inconfortables. Donc là, je pense que. Euh, je pense que ça va faire partie des discussions et d'exclure euh, tout ça. Je Je effectivement, dit... tout... Désolé un pour ce pseudo toujours, mais il nous dit que c'est plutôt logique de rajouter le catering dans les dépenses capées. Ça fait partie des avantages pour tes salariés qui te permettent d'attirer les meilleurs éléments. Oui, mais du coup, à ce moment-là, tu leur offres euh... la boue, mais, mais tu, au lieu de leur offrir euh, du, du steak en euh, de... gusse, tu leur offriras plus des steaks hachés avec, avec des pâtes, quoi. C'est ça au lieu, au lieu de leur servir des, des repas qui leur, leur coûteront euh, 7 ou 8 euros par personne, bah, ça te donnera 1,52 euros. On sait faire, mmh. encore en restauration collective, des repas à 1,52 euros. Donc mmh. euh, euh, Toute tout, tout, tout, tout marge de, de budget à prendre, euh, après, après cette clarification-là, moi, franchement, je me pose des questions, quoi. Euh, effectivement, comme Alex j'étais surpris que le, le catering rentre dans le budget capé mais effectivement il rentre dans le budget capé donc je pense qu'à partir de maintenant euh, bah ça, ça, ça, ou, ça le, ou ça le sera encore et du coup il y aura un, en gros on va dire si vous êtes à 100 millions enfin bref on, prend, on dit que c'est 2% du budget capé qui rentre dans le, dans le frais de catering maximum c'est à dire que pour 100, si vous dépensez 100 millions c'est 2 millions si vous dépensez 140 millions c'est 2,8 millions Faut, faut qu'il trouve un, un accord, un pourcentage maximum, parce que sinon ça va ça va laisser des dérives des dérives, euh, dérives pas possibles. Parce que c'est énorme là. Du coup, ouais, bon, le je pense de ça, 3 ouais. millions d'euros, c'est énorme. Moi je, je millions, pense qu'on qu devrait le, de le décompter, euh, On devrait le décompter parce que ça fait partie du bien-être et au moins ça fait une mesure pour l'inflation, pour augmenter. Euh... Euh, le plafond c'est plus possible ouais, mais, son, si tu, mais, si, mais le problème c'est ce que si tu sors de ça du budget capé ça veut dire qu'effectivement pour attirer tous les euh, meilleurs éléments et ben du coup en sortant du budget capé tu peux faire des, des trucs de, de malade mentaux quoi. tu peux mmh. leur offrir euh, des nuits d'hôtel des billets d'avion euh, des, que... des vacances gratuites enfin, ouais. c'est ça a au bout d'un moment il faut une limite aussi c'est euh, chaud c'est chaud Et pour moi, si tu pousses ce truc au bout, diriger une équipe de F1, c'est aussi prendre soin de tes salariés. Donc, euh, mmh. au bout d'un moment, il faut que les équipes soient en accord avec euh, ce le, leur valeur et tout ça. Je suis par exemple convaincu que chez Mercedes, on ne fera jamais entorse. Ah, mmh. Parce qu'ils sont très peu penchés euh, santé mentale et tout ça. Et je Mais suis voilà. que chez Mercedes, il n'y aura jamais une seule entorse sur le fait que les employés bouffent bien et aient leur, oui. euh, un bon confort. Donc, euh, oui. je, je pense que, euh, à mon avis, ça fait partie du truc. Enfin, tu sais, c'est con, mais tu prends un jeu de gestion, tu gères le, le moral des gens, et tu sais, c'est pareil. Euh, c'est pareil, oui. en fait, là, c'est-à-dire que ça fait partie du truc. Et pour moi, effectivement, oui. si une équipe euh, veut, est, est capable de, de faire bouffer des sandwichs triangles sur un coin de, de tabouret à, un, à ses employés juste parce qu'elle veut développer deux ailerons en plus, euh, bah, Ça, ça, ça en dit long sur sa gestion humaine et pour moi ça peut lui faire perdre des employés et ce serait bien fait. Mais il y a aussi quelque chose de beaucoup moins drôle qui serait, c'est les arrêts maladie, Et on en a, a parlé, nous on a toujours oui. eu soutenu nos collègues en arrêt-maladie, en arrêt-maladie, etc. Voilà. Euh, Est-ce qu'aucun directeur financier n'a pensé à, ne, à faire travailler les gens qui étaient quand même en arrêt-maladie On, si on enclenche cette logique, on va arriver là. Et je pense que voilà, travailler dans une équipe de F1 maintenant, c'est voilà, 24 courses par an, euh, manger, euh, manger, du plastique, euh, sur des chaises inconfortables, et en étant surveillé par tout le monde parce qu'on a toujours peur que vous soyez la top. Euh... Là, c'est peut-être la F1 qui va finir par perdre son attractivité finalement. Solène, ce que tu dis, il y a des excès aussi sur la qualité des cuisines dans les motorhomes en Europe. Dans sens, mais ça, ça, de, si mais tu... ça, ça rend marketing, le marketing. Ce qui est parti Motorhome, tout ça, sur, sur ouais. c'est pas, pas du tout le budget capé. Mais même en soi, s'il est... dit euh, est-ce que c'est entre guillemets trop bon, ouais, mais à un moment donné, euh, euh, quand tu es sur un circuit, il faut que tu manges très bien. Mais alors pourquoi, mais ça, mais pourquoi le salaire de, du, du patron serait compté et pas la nourriture que mange les salariés enfin, C'est quand même super injuste. Ou même le marketing. Mais... Mais pour... Il vaut mieux travailler dans une usine moteur. enfin Maintenant, les, les budgets sont plafonnés, mais un peu moins. Au moins, là, on, on est moins. On est moins pressé. Mais du coup, tu vois, c'est particulier parce que tu vois, donc, la nourriture sur le circuit n'est pas comptée parce que c'est du, du marketing, donc c'est dans une infrastructure, dans une hospitalité. Donc tu... euh, mais, mais par contre, tout le reste de l'année, ce que tu manges sur ton, euh, ton lieu de travail, lui, est compté dans le budget parce que capé. Oui, bah, vois, parce que le, le, ra le rapport est énorme aussi. Entre faire manger ouais, à, à, là, là. 1000, bien, bien 1000 personnes euh, 5, 5 jours sur 7, voire des fois 6 jours sur 7 à mon avis... Euh... Et et puis, certainement euh... des fois le midi et soir certainement pour certains euh, ouais. c'est pas, pas la même chose que 150, ou 150 invités sur 24 grands Prix quoi. on peut même aller plus loin la nourriture euh, l'inflation de la nourriture au Royaume-Uni c'est 15% facile en Italie c'est 10% de moins et en Italie où la nourriture est moins chère enfin il y a des différences énormes qui peuvent vite euh, se créer euh, sur ce plan là mm. et en plus en Italie on mange des pâtes c'est pas très cher <rire> <rire> ah, c'est à tout le coup les que dit les voyages en classico mais ça c'est vrai donc Par exemple, donc maintenant, eh oui. du coup, les voyages sont comptés dans le budget capé Ou pas C'est la, la question que je me pose. Alors ça, j'ai pas le... Normalement, de... oui, hein. Non, ouais. moi, oui. Normalement, oui. Parce que ça, ça fait quand même partie des choses. Moi, je suis désolé. Et ça, on en parle et c'était dans, le, dans les différents papiers qu'on avait vus de la part des, des mécanos. Mais c'est vrai que quand tu es mécanicien et que tu dois taper euh, des voyages sur 24 Grands Prix en classe éco, euh, comme ça, euh, dans, dans ton petit siège et que dès, euh, dès ton arrivée, euh, tu as quelques heures pour te te dire prêt et tout, c'est pas non plus... Euh... Mais chérie, ah, bon, mais, mais c'est pas en soute il ne mettait pas en soude pour gagner. Oui, c'est vrai qu'on les, les mettait avec les, avec les bagages en chine. Vous avez quoi, monsieur Arner Bah Une valise et quatre ingénieurs. Donc, <rire> <rire> je, vous les, je vous les mets. Puis, ça me fait, fait 600 euros de budget en plus pour mon aileron à la cantine. <rire> Sortir, on fait une salade, salade de betteraves sur un aileron avant. On avait quand même été très, très, été très, très, très visionnaire sur cette histoire de cantine. Ouais. Il n'y av avait aucune fuite. Ouais. Enfin, att si, attends, on va enregistrer deux versions. Non, mais il n'y avait aucune fuite. On a lancé ça en rigolant, machin. Enfin, c'était vraiment... À un moment donné, on vient pour de l'information de qualité. On avait des sources. Et voilà. <rire> <rire> c'est ça sous couvert d'humour. Et voilà. On mettra la bonne version dans le podcast, vous en faites pas. <rire> sur les budgets plafonnés, alors si on parle d'Aston Martin, qui a eu donc des infractions également, mais toujours en dessous, il y a également des points qui m'ont interpellé dans les, dans les 12 points. On a fait un article qui est listé ces 12 points. Il y a également euh, des frais liés à la construction de la nouvelle usine, à la construction de la, de la, nouvelle, de la nouvelle soufflerie. Euh, tout ça, c'est les dépenses d'investissement qui sont également. Normalement, décompter des, des budgets plafonnés. Lorsque Red Bull crée son usine Red Bull PowerPoint, ça ne rentre pas dans les budgets plafonnés, sinon ils n'auraient jamais pu la, la construire. Quand euh, Aston Martin construit une toute nouvelle usine à Silverstone, ça ne rentre pas dans la limite des budgets plafonnés, budget d'investissement, euh, sinon ils n'auraient jamais pu la construire. Quand ils construisent une nouvelle soufflerie, idem. Donc, là encore, Aston Martin a été rattrapé par la patrouille sans trop de précision de la FIA, mais également sur nouveaux simulateurs, nouvelles souffleries, nou nouveaux sièges. Donc là encore, Et euh, ça m'interpelle également parce qu'il y a peut-être effectivement des transferts qui vont être faits entre les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Parfois, la frontière, elle est peut-être floue hein, entre mmh. les deux. Si je voilà, je, je, je construis mon nouveau siège, mais en fait peut-être que j'ai essayé de déporter des dépenses d'investissement, je les ai maquillées en dépenses de fonctionnement. Tout ça, euh, voilà, c'est exact, c'est exactement un des pièges. Lorsque, surtout, lorsqu'on a des équipes qui construisent de nouvelles infrastructures, McLaren c'est le cas également avec une, soufflerie, une nouvelle soufflerie, niveau simulateur. Euh, là encore, il y a peut-être une tentation de dire, ben voilà, en fait, j'améliore mon simulateur existant, mais c'est pour construire un nouveau ou je paie, je paie quelqu'un pour construire un nouveau simulateur, donc je dis, ben, tiens c'est une dépense d'investissement, mais en fait, il va travailler sur l'ancien simulateur, il y a pas mal de zones grises, pour moi, je reviens toujours là, c'est toujours la, la réalité du contrôle de la FIA par Deloitte, etc., ils ont, ils ont déjà dit, ils n'ont pas les outils pour tout contrôler a priori et en continu, c'est pour ça que les sanctions, elles ne peuvent être que a posteriori, mais du coup, ils jugent les, les dépenses qui sont données par les équipes elles-mêmes, donc finalement, euh, Euh, moi la question véritablement de la réalité du contrôle elle se pose peut-être que dans en ans, on apprendra que c'était bien plus que 500 000 dollars de dépassement parce qu'encore une fois il n'y a pas un associé de Deloitte derrière chaque ingénieur il contrôle a priori, a posteriori à partir des comptes donnés par les équipes Et pour moi c'est une grosse faille de ce budget plafonnés, tout simplement parce que c'est tellement une usine à gaz vous ne pouvez pas tout contrôler, il faudrait avoir le même nombre d'employés dans, dans les contrôleurs que dans les équipes de F1 c'est impossible Et donc il va y avoir cette tentation de, de, de, de, de jouer avec le feu Euh, donc, peut-être que si on revient à la fonction, peut-être que là, du coup, la sanction, elle n'est pas à SLD parce que la FIA a tellement, finalement, assez peu de moyens pour vérifier qu'il devrait faire en sorte que tout euh, dépassement euh, mineur serait encore plus sévèrement sanctionné. Comme ça, au moins, il se protégerait euh, les équipes auraient davantage peur de jouer avec la Linux. Donc, effectivement, c'est une usine à gaz. Est-ce qu'on peut retirer des titres une année après On le fait bien autour de France, donc euh, pourquoi pas ici, euh, s'il si y a un dépassement répété qui est majeur. Le problème, c'est que, de toute façon, les dépassements mineurs-majeurs, ça allait toujours amener ce genre de, de, de truc où, finalement, les équipes se disent, bon, bah, au pire, on peut, on a une marge de 5% où on ne sera pas trop... Euh, la FIA, sera vrai, Clément, avec nous. Le problème, c'est que il y a des équipes, notamment Mercedes, je crois, qui disent euh, qu'il faudrait enlever ce, cette distinction mineurs majeurs. mais maintenant qu'une écurie a pu bénéficier de ça, est-ce que les autres vont être OK pour se prendre une grosse sanction immédiatement dès le moindre dépassement de, de 100 000 euros quoi Donc, euh, Enfin, 100 000 Donc, euh, c'est... C'est compliqué de, de, de, de changer en fait ce qui a été fait et c'est vrai que forcément euh, ça, ça risque d'amener un peu plus de, de, de tension encore dans, ces, dans ce sujet qui est déjà quand même quelque chose de très tendu entre les équipes et entre la F1 et les équipes. Donc c'est vrai que j'ai du, euh, du mal à voir comment ils pourront, comme tu dis, c'est incontrôlable et j'ai du mal à voir comment ils pourront, même à moyen terme et à long terme, avoir une vision claires et, et des sanctions appropriées pour ces dépassements budgétaires, mmh. à moins de décider euh, que, bah, par exemple, une récidive euh, devient, quoi qu'il arrive, un dépassement majeur. Parce que ça, c'est et ce n'est pas non plus spécifié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, s'il y avait un autre dépassement mineur de Red Bull l'an prochain, il n'y a rien dans le règlement qui dit qu'il devrait être plus sanctionné que cette année. Donc, euh, mmh. il faut que la FIA dise, au fait, si jamais il y a une récidive, il n'y a plus de distinction. Au moins, ce serait déjà un premier point pour que les équipes, bah, elles font prendre une fois la main dans, dans le sac, euh, on dit... Mmh. Ok, on ne fait oui. pas trop quelque chose de violent. Par contre, c'est vrai que si elles le refont une autre fois, il faut impérativement qu'il y ait une augmentation dans la, dans la sévérité des sanctions, parce que sinon, on a des équipes qui dépasseront de 1 ou 2 millions chaque année en disant « ah oui, mais alors ça, je ne pensais pas, ça, si, ça, ça, il y a eu de l'inflation, il y a eu ci, il y a eu ça ». Euh, et pendant ce temps-là, pourront euh, gagner euh, par rapport aux autres équipes en matière de développement, ouais. de, de dépenses, etc. Si à cause de l'inflation, toutes les équipes dépassent en même temps, ça va être rigolo. Mais c'est ce que Horner a annoncé, il a dit qu'il y aurait 6 ou 7 équipes qui vont dépasser l'an prochain, parce que toutes non, les équipes on... passées en Angleterre, selon lui, ne, ne vont pas réussir à tenir à cause de l'inflation. On verra comment oui. ça, va. ça va être géré. Ah, euh, maintenant, on est d'accord que de toute façon, avec la distinction majeur mineur, tout ça, dès qu'Uniacuri dépassera de 5,1%, Euh... Non, non. là toutes les équipes ont été d'accord pour, le... pour dire que le seuil de 5% était beaucoup trop élevé et ça sera oui. certainement revu plutôt aux alentours de 1 ou 2% euh... ouais. après, bah, après, ce... après ce premier run attendez on parle quand même d'un dépassement de, de 0,37% si, 5... si on compte 500 000 euros euh, et... Et, moins de... et moins de 2% si on... si on est sur le dépassement de 1,8% euh, ouais. ça reste quand même il euh... faut aussi dire rendre à César ce qu'à César un Quand même un, un beau déploiement quand même, de ces budgets de plafond, et ça quand nous permet quand même de, oui. de donner une certaine égalité de chance à tout le monde, égalité de chance qui sera euh, normalement encore plus magnifiée l'année prochaine, puisque devant, toutes les équipes seront au plafond. Euh, à être au plafond, ça ne veut pas dire avoir tout le monde tous dans le même budget, parce que ça n'empêchera pas d'attirer des pilotes à 30 millions d'euros l'année, des ingénieurs à 4 oui. millions et plus. Enfin, voilà, ça, voilà. Mais au moins en termes de budget de fonctionnement et de développement, euh, tout le monde sera à la même enseigne. Et ça, la Formule 1 n'avait jamais réussi à le faire jusqu'à jusqu présent, donc Voyons aussi le, la situation de son ensemble, c'est quand même un gros succès. Voilà, On n'arrive pas au, en, en, en certificat de conformité avec euh, quatre équipes complètement hors des clous euh, qui ont fait n'importe quoi, euh, avec des déplacements euh, de, de malades, des, des, des scandales financiers, des scandales de, de maquillage euh, qui auraient pu être révélés. Ça aurait pu aussi arriver. Euh, oui. Voilà, donc félicitons nous même oui. si de ça. Pour dire que, quand même, l'esprit est plutôt respecté. Après, effectivement, c'est je crois toujours il y, y a plein de points, plein de flous. Euh, et ça, ça va être éliminé au fur et à mesure. Donc, pour un premier run de ces budgets-là, c'est quand même, même pas si En fait, je, je pense je... que le gros le... souci, c'est que c'est arrivé sur l'équipe champion... enfin, qui a eu le titre pilote. Parce que oui, c'est ça qui ternit vraiment le truc. Alors que, finalement, si c'était Williams qui l'avait fait, ou As ou Alpha, c'est clair que ça aurait été parfait. Parce que, finalement, on aurait eu une première mise en pratique qui n'aurait rien ça n'aurait pas eu d'impact sur le, le déroulé des championnats. Et même, je suis presque sûr que dans un cas comme ça, les sanctions auraient été plus fortes. Parce que finalement, euh, la FIA n'aurait pas, euh, pas été trop gênée d'enlever des points, par exemple, aux constructeurs, tu vois ou d'enlever de, des points à des pilotes. Ou... Donc c'est vrai que c'est... 7 millions, ça, ça leur ferait mal par contre. <rire> ouais. ouais. ouais. C'est sûr. Ah mais non, parce qu'ils auront eu Kellenberg, donc ils pourront payer maintenant. Il apportera sûrement 10 millions avec des crânes lui. Donc... Mm. <rire> Et puis un monogram ils vont pouvoir... Ouais, ouais. Ouais, Steiner va dire ouais, tu... une carte d'argent. c'est des millions c'est ça c'est quand même pratique d'avoir un pilote avec... Steiner va dire euh, les, les 10 millions qu'il apporte c'est les 10 millions qu'on va économiser sur les crashs de Schumacher <rire> oh, l horreur, l horreur. on en parlera tout à l'heure de, de Miche Schumacher. Ouais. Puisque... Nitram a une vérité à nous rétablir dans le chat apparemment verra... ah, on... <rire> tel... enfin, quelle sera cette vérité à, à faire des budgets, à faire classer quand même et voilà plutôt, ça au euh... moins voit... parce que la, la, la grande différence maintenant on a un précédent et donc on n'a pas mm -hmm. d'échelle là on en a mais au moins là voilà, on a... l'affaire elle est classée on n'en parle plus jusqu'à la prochaine émission euh, mais... Rappelons toutefois qu'à la FIA, avoir un précédent c'est souvent le moyen d'appliquer tout le monde dans les médias ah, <rire> C'est vrai, vrai. vrai que oui, tu auras l'an prochain <rire> le collier, qui dit... Dire comme l'an dernier Red Bull a été euh, sanctionné de manière légère suite à un dépassement similaire à celle de l'écurie Aston Martin que nous observons cette année Aston Martin est, est, est évidemment et disqualifié du championnat et fait immédiat pour les 4 prochaines années et on et les, les reverra pas le run va être exproprié ah, d'Aston Martin euh, il extrêmement mécontent me... Manu je propose de reparler de ce sujet là quand on parlera de la pénalité non pénalité de Alpine puisqu'ils trouvent toujours un moyen dans leur propre règlement de trouver une faille pour arranger tout le monde <rire> je pense, pense qu'elle est pas mal elle sera pas mal passée celle-là oui oui, <rire> sûrement je crois que tu as vu la euh, FIA quand vraiment, tu es dans en cause ils diront oui non mais c'est de l'administratif c'est pas il est tellement écrit avec les pieds il y a tellement d'alignés qui se contredisent que finalement tu t'arrives toujours à tomber sur tes pattes c'est encore qu'ils aillent qu toujours à, à, à comment dire ils aillent toujours à justifier leurs conneries. c'est ça qui me rend fou moi je suis quand même très triste parce que du coup j'aurais vraiment pu travailler à la FIA parce que le règlement technique et les règlements sportifs ressemblent totalement à mes notes Euh, que je prenais à la fac. Donc, euh, <rire> vraiment plus Postule, postule, il cherche ah oui. des gens. Je vais tenter. Ouais, parce que eh, le, le rôle de directeur de course va être intégralement revu. Donc, ah, tu peux. Ouais. Euh... Article 1, les voitures de la n'auront pas d'élan. Article 2. <rire> <rire> ils, vont, ils vont pas être déçus s'ils me mettent en directeur de course. Je peux te dire que ça <rire> va finir, ou Ça va, filer, nous, hein ça va filer, Ah là, euh... ouais, ils vont pas faire des. je te décale, machin. Tu es disqualifié de la course à l'étage <rire> Et puis, quand le premier Grand Prix seront deux à l'arrivée, eh ben, il fera boire les manes. Dominique Alice, ça va être ton meilleur ami après. Ah Écoutez, on passe pour des cons, la F1, mais ça va. C'est un cadre. C'est divertissant. Je <rire> euh, revenons au Grand Prix du Mexique, hein, si vous voulez bien. Ah, Normalement, on, on a évacué tout le sujet euh, budget capé. On a un peu parlé de la FIA, mais l'avantage, c'est qu'on pourra en parler sur chaque équipe. C'est toujours voilà, ça, je très bien avec la FIA. On peut mettre des petites choses comme ça. Mais donc, Mercedes, euh, qui termine deuxième avec les Hamilton, Quatrième place également pour George Russell euh, Donc euh, dans ce, de ce Grand Prix du Mexique. Euh, Jusqu'à fin de Q2, moi, je commence à me dire que ça y est. On allait peut-être avoir une nouvelle pole de, de Mercedes. Attendu, celle-là, puisque celle de Russell en Hongrie était quand même assez, euh, assez étonnante. Euh, et puis, finalement, Verstappen les a mis d'accord. Et puis, On se dit, allez, le dimanche, ils vont aller mieux. Ils mettent ces pneus durs, on se dit, c'est peut-être le, euh, le coup de génie. Et puis finalement, ils n'ont jamais fonctionné. Très bon Mais... rythme sur le premier relais, en tout cas. Hein, parce qu'ils ont vraiment suivi les Red Bull euh, ouais. C'est ça. Plus ils plus étaient en plus très, très euh, rapides dans ce, ce premier round, On s'est dit, ben voilà, ils vont avoir les meilleurs pneus maintenant pour la fin. Ils vont pouvoir, euh, Hamilton va pouvoir chasser Verstappen et ce serait sympa. Et puis finalement, bah, pas du tout. Euh, ah, attendez. Oui, George Russell vient de se plaindre de, de ses freins et de ses pneus dans mon, dans mon arriette, <rire> donc euh, il continue visiblement. Et là, oh. La légende dit que Verstappen roule encore sur le circuit en médium et que ça ne s'est toujours pas effondré. Et <rire> <rire> tourne, Mais je comprends pas, il s'échappe, ce <rire> pas normal. Euh, » qui... ah je, je vais commencer du coup. Il y, a, il y a quand même des regrets à avoir sur cette course pour, euh, pour Mercedes parce qu'on évoquait la semaine dernière la la victoire qui s'était envolée pour Hamilton dans les derniers tours à Austin, mais à Austin, c'était les circonstances qui les mis, qu avaient mis là. Là, c'était plus la, la performance pure. Et, et ce que je reproche à, à Mercedes sur cette course, il y avait, il y avait certes de, de, de l'inconnu sur les pneus, notamment sur le pneu dur. Ça aurait pu très, très bien marcher, ça aurait pu, très bien pu aller dans ce sens là aussi. Mais ce que je regrette, c'est que je les ai trouvés finalement trop prudents et, et trop conservateurs, un petit peu comme si c'était... J'ai envie de dire, un peu comme si c'était eux l'équipe à battre, comme il y a, il y a encore quelques années, on, on a vu Hamilton et Mercedes gagner des courses il y a quelques années en ayant la mauvaise stratégie. Pourquoi à l'époque ça suffisait Parce qu'ils avaient une monoplace qui était plus rapide et ils avaient Hamilton qui était, euh, qui était un petit peu le Verstappen d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faisait un peu ce qu'il voulait avec sa voiture et il était capable, un peu comme Verstappen qui, qui comble un arrêt raté à Austin, Hamilton était à l'époque capable de, de combler un, une mauvaise décision stratégique de Mercedes grâce à son rythme. Mais là, ce week-end, ils n'avaient pas la marge qu'ils avaient sur les autres années Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'ont pas gagné une seule course cette année. Euh, Qu'avait-il à perdre à être super agressif au Mexique, sachant qu'ils étaient performants Et quand bien même on décidait de, de laisser Hamilton sur une stratégie plus conservatrice, pourquoi ne pas tenter le tout pour le tout avec Russell dans ce cas-là, qui était quatrième, qui n'était absolument pas menacé de perdre sa quatrième place, parce que les Ferrari, on en parlera après, étaient nulle part, et qui pouvait éventuellement rêver encore d'un podium en, en tentant quelque chose de différent. Euh, pourquoi par exemple ne pas laisser Hamilton en dur, mais tenter de faire durer Russell le plus longtemps possible en médium, le laisser en piste le plus longtemps possible. On ne sait jamais en plus s'il peut très bien avoir une, une voiture de sécurité pour essayer de le faire finir la, la course en tendre. Bien sûr, on ne savait pas si le pneu tendre allait tenir, mais de toute façon, il n'était pas menacé pour sa quatrième place. Du coup, je ne comprends pas euh, le, le manque d'ambition, le manque d'initiative de Mercedes qui avait tout à gagner sur cette course à être agressif. Et je, je regrette vraiment que, que encore une fois, sur une année où ils ont zéro victoire, ils prennent aucun risque. Euh, et c'est Red Bull qui finalement, en, en ayant déjà remporté tous les titres et remporté euh, 16 des 20 courses disputées, qui, euh, qui va tenter une stratégie difficile en faisant un médium temps euh, avec les deux voitures. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, parce que euh, c'est la première fois cette année qu'ils étaient, euh, qu étaient aussi proches de Red Bull en termes de rythme. Je pense même que les deux voitures étaient vraiment proches en, en, en termes de rythme. C'est le type de pneu qui a fait la différence et euh, Verstappen a pu s'envoler un peu plus parce qu'il a, a su faire tenir des pneus qui étaient plus performants que, de, que ceux de Lewis et malgré ça, à l'arrivée, il n'y a pas un énorme écart donc ouais, pour moi, c'est un peu le week-end des regrets pour Mercedes et, et, et vraiment, comme je le disais, le, le reproche c est, c est, c est, pour moi, c'est vraiment dommage d'être conservateur euh, sur une année où on n'a absolument rien gagné Hum. Ouais, moi je vais aller même plus loin. Je pense que en fait Pirelli avait noté que les pneus tendres étaient une possibilité vraiment sérieuse au départ. Et en fait, on sait que cette année Pirelli a tendance à un petit peu sous-estimer la durée de vie de ses pneus. C'est très souvent le cas entre les, les, les stratégies qu'il donnent le dimanche matin et ce qu'on voit en course. Et je comprends pas que, que Mercedes n'ait pas décidé de mettre une voiture en tendre sur les deux euh, au départ en fait, parce que c'était clairement à jouer. Hamilton le voulait apparemment. Il a dit qu'il avait, qu avait, qu avait proposé ça. Et ben, il aurait fallu en fait le mettre sur les, sur les tendres. Et puis effectivement. Russell, ça se tentait de faire médium tendre, puisque de toute façon d'autres l'ont fait. Donc c'est euh, oui. dommage en fait qu'ils aient pas. Une fois qu'ils ont été lancés avec Russell, à dire on, fait, on retarde au maximum l'arrêt le, le, et on, on prolonge le plus possible le relais, c'est dommage de ne pas l'avoir fait jusqu'au bout. Et quitte, parce que voilà de toute façon, comme tu dis, ils n'ont pas grand chose à perdre. La deuxième place du championnat est vraiment optionnelle. En vrai, ils l'auraient, ils ne seraient même pas forcément contents parce qu'elle elle ne sert à rien au niveau prestige et palmarès et ça servirait juste à faire baisser le nombre de développements qu'ils pourront faire l'an prochain. Donc, ce n'est pas un objectif en soi. Et c'est vrai que finalement, si Russell terminait quatrième, euh, ou cinquième, ou septième, je pense qu'ils s'en fout, mmh. complètement. Mmh. Et du coup, euh, il ouais, y, avait, y, avait, y avait mieux à jouer. C'est vrai qu'on les voit un peu paralysés à l'image de, euh, de ce mmh. qu'a pu faire Ferrari à des moments cette année, ou ce que pouvait faire Red Bull, des fois, il y a deux, trois ans, quand ils étaient un peu plus dans le dur, et que bah, justement, il y avait une... Alors, je pense qu'après, il y a un côté dans ces équipes-là où euh, Quand ils ont une fulgurance comme ça, ils ne veulent pas passer à côté d'un bon résultat, tu vois, même si ce n'est pas une victoire. Et du coup, ils, ont, ils sont prêts à. Enfin, ils veulent jouer la prudence en se disant bon, ben, au moins, on aura un mmh. tour, ça te fait. Mais c'est vrai que finalement, ça ne sert pas à grand-chose euh, dans l'absolu. Et euh, bah, potentiellement, euh, potentiellement, ça peut, euh, ça mmh. peut coûter. Après, c'est vrai que je vois dans le chat des gens qui. Enfin, c'est Nitram qui parle de Binotto qui a dit oh là là, la Mercedes a perdu deux courses sur la stratégie. Je pense que lui. Il faudrait aussi un petit peu balayer devant sa porte à Maranello avant de balayer la porte de Ah c'est vraiment ah, les gros nuls là, ils sont pas capables de faire un arrestant réussi, en plus ils sont pour. Il est comme ça devant tout. <rire> et... Et, et, et, et puis Wolf, Wolf a répondu. Mais attends, attends, Mathieu, attends. Ah Voiture vient de passer la ligne. <rire> est... Il est euh, je, je tiens juste avant de te donner la parole à, Alex, à, à remercier le chat parce qu'ils sont en train de réécrire le, le règlement euh, sportif, puisque je, ouais. je regarde le directeur du course. Donc, au moins, ils me font le boulot, c'est très sympathique. J'aime beaucoup l'article 5 qui dit on arrête la course quoi, on nous abandonne et on prend le tour précédent comme classement final. J'aime bien l'idée, j'aime ai, beaucoup l'idée. Ça, c'est très très bien. Je vais. Euh, et deux observations sur Mercedes. Alors, il y a un article, je crois que c'est Manu qui l'a fait, qui va sortir. Euh, qui de Bottas qui disait voilà j'apprécie Alfa Romeo parce que chez Mercedes on faisait plus confiance aux ordinateurs qu'au ressenti des gens euh, notamment sur la piste et c'est un petit peu ce qu'on a vu les stratèges qui étaient absolument persuadés que les données parce qu'on imagine qu'ils se basaient sur les données euh, vont nous dire que le médium va s'effondrer etc alors que le ressenti des pilotes était exactement l'inverse mes pneus vont bien euh, en médium je ne veux pas rentrer ils rentrent je veux pas les durs on met les durs donc il y a peut-être également cette trop grande confiance de Mercedes dans les datas plutôt que dans les pilotes et c'est d'autant plus coupable et ça c'est ma deuxième observation c'est d'autant plus coupable dans un week-end où les essais libres 2 étaient anéantis on va dire par les essais Pirelli puisqu'il y a raison on a fait les tests des Pirelli 2023 ce si que veut bien dire Que, de, durant les 90 minutes des, des, des essais libres 2, ce qui veut bien dire qu'on n'a pas pu tester les pneus euh, en conditions vraiment de course, dans les conditions les plus représentatives. Donc faire confiance aux données sur le ressenti des pilotes, c'est déjà discutable, mais en plus, sur un week-end où euh, la séance la plus représentative des essais libres était avalée par les tests Pirelli, ça c'est vraiment très critiquable et d'autant plus de ne pas moi, avoir splitté les, les stratégies. Donc euh, c'est donc dommage, mais en même temps c'est bien fait. <rire> ah, c'est vrai bon là, mais il, mérite, il, il récolte ce qu'il sait Malheureusement des fois chez, chez Mercedes mais à mon avis celle-là, elle va leur rester en à de la gorge si euh, s'il venait à ne pas s'imposer d'ici si la finale. Ce soir il reste de grand prix hein, Donc là autant vous dire que c'est par Et contre s'ils gagnent Oui, Et si gagne le sprint à Interlagos, ça compte comment on, on considère quoi Il n'y a pas grand chose, je crois. Moi, je vois bien changer le moteur de Hamilton au Brésil comme l'an dernier, parce que ça avait fait un énorme progrès. Et je pense ne pas étonné qu'ils jouent Ils vont le faire, il va partir dernier, il va être 14e à la fin du sprint. Ah bah merde Ah bah ça va pas marché Putain, ça marche pas du tout Ah, c'est pas comme l'an dernier. Oh là là, ça va être long demain. Voilà, après, il verra ce que ça donne. Notre ami. C'est aussi. <rire> oh là, oh, là. je bien dois bien. partir dernier. Oh, je vais encore changer de moteur. Ah là là là là. C'est là voilà qui est embêtant. Il avait une pénalité sur la grille aussi en plus. Mm. Ah, il a eu, oui, tout, oui, oui, de toute façon, c était, c était... il s'est fait il a il a Le problème, c'est que la, la Mercedes n'est pas assez fine cette année en termes de traînée pour pouvoir se permettre ce, ce genre de remonter. Avec il y a un une bonne motricité par contre euh, oui. il y avait des, des comparaisons par exemple live euh, entre Verstappen et Russell et on voyait que la motricité après Russell avait une trajectoire un peu bizarre mais la motricité de la, la Mercedes était vraiment impressionnante ouais. ce qui est jouer... bien si ouais, ouais, on trouve des points positifs euh, c'est bien pour eux pour, pour la saison prochaine après, ils ont... après euh, ils ont... pour clore avec eux ils ont énormément progressé parce que quand on voit où ils étaient en début de saison euh, on les voyait plus proches du peloton que des équipes de pointe et qu'on les voit depuis quelques courses quand même revenir à fond depuis, en fait depuis la, la pause estivale où ça va mieux euh, et où finalement ils travaillent un peu plus sur les, euh, sur les courses, c'est vrai que là on les voit quand même vraiment mieux et euh, c'est encourageant pour l'an prochain parce qu'ils ont encore leur concept qui est selon eux là, problématique et on voit qu'ils ont corrigé une grosse partie du déficit, donc s'ils si apportent une voiture qui corrige en plus les, les, les problèmes du concept lui-même qui est en fait principalement la traînée, Euh, on peut attendre que l'an prochain il soit deuxième force du plateau euh, mm. voire euh, il n'est pas loin de Red Bull et on, on reverra à ce moment là sur les propos de Binotto et son, le fait qu'il prépare 2023 oui, de, de, de temps que tu mentionnais tout à l'heure le, le, le temps en souffleur et de Red Bull Mercedes en terminant 3 cette année ce qui se profile euh, aura, bien, aura plus de temps que cette année malgré la réduction globale pour tout le monde parce qu'ils vont perdre deux places au classement là ils étaient champions constructeurs en titre il ne faut pas l'oublier Et du coup, c'est eux, cette année, qui avaient le, le moins de temps en soufflerie. Si, effectivement, ils arrivent à, à, à corriger les défauts majeurs de leur concept de cette année et à, et à transcrire les, tous les progrès qu'ils ont faits cette année sur le futur concept, qui sera, on l'espère, pour eux, mieux nés, et qu'en plus, ils bénéficient d'un temps supplémentaire en, en soufflerie, on, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Et, euh, et c'est vrai que depuis, depuis quelques courses, il y, y a une tendance qui se dessine de plus en plus, c'est que ouais, le Mercedes est devenue un petit peu la, la deuxième force du bateau depuis, de, depuis une, deux, trois courses. Là, là le Mexique, c'est vrai que c'était un petit peu à part, je pense que s'il confirme au, au Brésil et qu'il qu sera à nouveau devant Ferrari euh, assez nettement, on pourra affirmer, je pense, que Mercedes est la, est la deuxième force de cette fin de saison et que c'est quand même de, de bon augure pour l'année prochaine. Mais, euh, on ne saura jamais qui sera deuxième, troisième, parce qu'en fait, Ferrari, ils font exprès de faire moins bien pour, pour laisser passer Mercedes devant, pour avoir plus de temps à son fleurier. Et Mercedes, ils ne veulent pas finir de, deuxième <rire> saison. Donc, en fait, ils vont, ils vont se jouer à ne pas se dépasser avant la fin de la saison. Ça va être très marrant. <rire> c'est vrai, ouais, vous avez la... la... Les fans de sport euh, Américain seront ravis de voir qu'en Formule 1, on fait le tanking, maintenant, ça y est, ça existe, ouais. et on va tout faire pour... Euh... On m'a dit que chez Mercedes, il vaut le premier choix de draft pour l'année prochaine. Attendez, ça, ça marche pas comme ça, je <rire> du Complètement à la ramasse, là. Euh, complètement à la ramasse. Quelle belle transition, puisqu'on va parler de Ferrari. Euh, <rire> parce que là, ce week-end, c'était quand même très compliqué. Euh, c'était un peu gênant. Cinquième pour Carlos Carlussen, sixième pour Charles Leclerc, qui en plus, il est parti septième puisqu'il a eu des soucis en Q3 avec son DRS. Euh, mais, mais elle n'était vraiment nulle part c est, c est, ça fait 10 courses qu'on vante les mérites de Ferry en disant ah vous voyez quand même Henri rythme pur elle reste là, peu importe le circuit, ils font des évolutions et là au Mexique il y avait strictement personne, ils doivent être très heureux que la majorité des Grands Prix se passe au niveau de la mer parce que sinon Euh, ça serait affreux ça serait pour l'an prochain. Mais là encore, c'est 100% de leur discours, c'est de dire c'est au niveau, c'est d'altitude, ça n'arrivera qu'une fois, on passe à la course suivante. À mon avis, c'est un peu aussi tard de côté le fait que Mercedes a mené des évolutions récemment et que Ferrari régresse en performance pure depuis quelques courses. Alors bien sûr, il y a un effet d'altitude, ça c'est indéniable mais c'est un petit peu facile de dire que 100% de la contre-performance de Mexico, elle est due à cette altitude. Pour moi, encore une fois, Binotto joue euh, presque dans le déni, finalement, hein, se rassure, en ne voyant pas également que cette course de Mexico euh, n'a fait qu'exacerber des tendances qui étaient déjà présentes, à savoir un recul de Ferrari par rapport à Mercedes. Donc, on est toujours un petit peu dans cette attitude voilà, de déni, de ne pas voir la vérité. Je me rassure en, euh, en me comparant aux autres. Donc Bien sûr qu'il y a eu l'altitude, mais encore une fois, Ça n'a pas créé euh, le fait que Ferrari reculait par rapport à Mercedes. Ça l'a exacerbé, mais ça n'a pas créé. Et c'est comme ça tout, depuis le début de la saison. Il, il faut une mauvaise stratégie, c'est « oui, mais ce n'est pas grave, de toute façon, on ne joue pas le titre. » Il y a un abandon, c'est « oui, mais ce n'est pas grave, la fiabilité, on verra plus tard. » Et en fait, c'est depuis le début de la saison. Il n'y a jamais un moment où ils ont admis qu'ils avaient fait une connerie. Même le Grand Prix de Hongrie, où ils ont mis les mauvais pneus, il a fallu 3 ou 4 courses pour qu'ils disent oui, bon, c'est vrai, là-bas, c'était une erreur. Et en fait, que depuis, ils aient fait d'autres erreurs pour dire oui, là-bas, c'était une erreur, mais pas, pas cette fois. Et en fait, c'est toujours la même euh, rhétorique chez Binotto c'est oh, ça va, c'est pas grave, en fait, ça ira mieux la prochaine fois. Sauf qu'ils prennent branlé sur branlé. On en est quand même, à, encore une fois, à 14 victoires pour Verstappen, plus 2 pour Pérez en 20 fin courses. Et, euh, et maintenant, on en est à un point où on a vu Mercedes être la deuxième force nette du plateau. C'est-à-dire que euh, Sainz finit à euh, une minute, enfin, 55 secondes de, euh, de ouais, Verstappen, 15. mais il finit surtout à 35 secondes d'Hamilton. Euh, ouais. C'est quand même vraiment monstrueux. Ce n'est pas, pas juste Red Bull qui était devant, c'était Mercedes qui a atomisé Ferrari aussi ce week-end. Et, Et puis, ça, euh... c'était la première fois. Alors certes, le, le, il y a certainement eu l'effet le, le, le, de l'altitude qui a aidé Mercedes au niveau de la traînée, mais en fait... Rien ne dit que l'an prochain, ce ne sera pas comme ça. Parce que finalement, c'est peut-être justement euh, une idée de ce que seront les choses quand Mercedes aura résolu son principal problème. Et ça, on peut leur faire confiance pour qu'il l'atténue au moins et qu'il le résolve probablement. Et puis, et puis en étant méchant, pour Eddard Ferrari, c'était plutôt presque la quatrième force. Puisqu'en qualif, Bottas passe euh, à 50 millièmes de battre euh, Sainz et il met quand même presque deux dixièmes à Leclerc. Donc, voilà. Oui, aussi. Que si ce sont pas des délicates qui nous demandent si Interlagos n'est pas également un petit peu en altitude là pour faire Ferrari. Non, c'est beaucoup, moins... beaucoup moins. Ouais, c'est 700, 700 mètres au ouais. jeu. Ouais, 700 Il n'y a qu'à Mexico que ça à Mexico. En... Après, le problème, c'est qu'en a... oui. Arabie Saoudite, ce sera au bord de la mer, mais comme ils vont faire une montagne artificielle de, de 4000 <rire> mètres, c'est un peu embêtant. Mercedes a demandé des grands prix du coup au Mont Everest, au Mont Fuji. Et... <rire> <rire> bon mais le grand prix à Fuji, mais <rire> enfin, il nous dit j'aimerais bien travailler pour binoton. On peut faire toutes les conneries qu'on veut, c'est pas grave. <rire> <C 'est ça. rire> Jusqu'au jour où il vient la personne, parce que il y a forcément un moment, où il, va... il va trouver un bout misère donc... Il va briller, de toute façon, il va dire non, mais attendez. Euh... Un jour, joué. il va se réveiller et être là. Mais vous êtes tous nuls. Non, parce que pas <rire> moi, parce que moi je ne peux pas, mais vous. <rire> <rire> c'est le jour où John Elkan va lui dire T'es viré, il va faire non, non, mais moi je suis pas le problème, il va en virer trois ou quatre Et puis, euh, probablement, les responsables de création des voitures qui sont les moins à blâmer mm. Ben, on peut dire en tout cas que la voiture au niveau de l'aéro fonctionne en fait. parce qu'on essaie de, de comprendre un petit peu d'où venait, euh, venait le déficit de Ferrari. Et en fait, si on le rapproche à celui de Spa, euh, qui est un circuit où effectivement il n'y a pas besoin de, de beaucoup d'appui, on sait que cette du coup maintenant on sait que cette Ferrari à cent fonctionne beaucoup grâce à l'aéro. Et sur un circuit en altitude où il euh, y a beaucoup moins d'air, euh, il faut aussi des qualités côté du coup euh, grip mécanique. Donc c'est exploitation des pneus, suspension, tout ça. Et donc du coup, on, on devine maintenant clairement que la FRI F-75 n'est pas très compétitive du côté du grip mécanique donc euh, ça peut être aussi bien du côté exploitation des pneus que suspension parce que du coup elle, sait, elle, Aspa, elle ne sait pas maximiser son, son grip euh, avec peu d'appui et en euh, Mexico elle ne sait pas le faire non plus avec peu d'appui parce qu'il y a peu d'air donc ça veut dire que là, niveau de l'aéro je pense que les FRI peuvent se féliciter parce qu'ils ont une bonne voiture par contre effectivement le côté mécanique ils pêche donc c'est l'analyse la, à mon avis assez, assez euh, peut-être simpliste mais en tout cas euh, plausible Euh, de ce qu'a subi Ferrari euh, ce week-end et ça se, ça se euh, vérifie aussi quand on voit finalement les gains les plus euh, importants qu'ils ont eu cette année c'est quand ils ont amené des pièces aéros comme le dernier, la dernière fois qu'ils ont amené une évolution du, du plancher à, à Suzuka qui était un circuit qui a énormément besoin d'aéros ils ont été vraiment bons et ils ont fait un pas en avant par rapport aux courses précédentes alors après Ferrari c'est souvent qu'on parle de McLaren en quatrième force du plateau c'est pas, pas une grosse surprise par contre on vous en parle grâce à la 7ème place à l'arrivée de Daniel Ricciardo <rire> ça y est, mm. il nous a sorti un beau grand prix la semaine enfin, dernière on nous demandait où était la, si, pourquoi ils avaient qu'une voiture engagée bah, tu vois, on a dû le vexer Voilà. Il serait, il serait temps, ça fait un an et demi qu'on raconte de la, des choses innommables <rire> à son sujet toutes les semaines et il se met enfin à faire des bonnes perfs. Donc, il a enfin écouté le podcast, je ne sais pas euh, donc 7ème <rire> place pour Daniel Ricciardo 9ème pour Lando Norris Ricardo qui fait meilleur des autres avec une payetée de 10 secondes obtenue euh, en, en course Donc, euh, la, euh, stratégie, la stratégie ah, il a ça a été incroyable cette stratégie là. Euh... Mais alors, ça se trouve c'est peut-être mauvais esprit de ma part mais peut-être que les gens ne l'ont pas trop regardé en fait les autres équipes ne l'ont pas trop regardé parce que c'était lui et qu'on se disait qu'il n'avait pas pensé voir le rythme euh, et, et, que ça et a lui et Joe ont eu cette sorties. stratégie et c'est vrai qu'il y en a 2-3 qui se sont arrêtés un peu avant aussi pour mettre des softs Mmh. Euh, et ça a quand même mieux marché pour lui que pour les autres quoi qu'il arrive par rapport au pilote qui était en soft derrière le, le groupe que lui précédait qui était en, un groupe en pneus durs il y avait ensuite Albon, Gasly qui a, été, qui a fait une belle fin de course aussi avec ses softs mais c'était pas euh, aussi impressionnant que Ricardo qui lui a sûrement bénéficié d'un très bon timing mais qui était vraiment au niveau parce que finalement il fait un excellent premier relais il fait durer les pneus 45 tours que, sans trop de chute de performance finalement c'était... Euh, Il roulait encore pas mal quand il était euh, sur la fin de ses pneus medium. Et entendre, il a été super. C'était un des rares à vraiment avoir ce potentiel d'améliorer son meilleur temps quasiment à chaque tour et de faire vraiment des chronos monstrueux. Alors Après, bon, pour sa septième place, avec la pénalité, il a bénéficié du fait que Ocon a été obligé de faire énormément de lift and coast et de ne pas monter dans les tours. Euh, ça en y reviendra. Mais euh, c'est quand même une super, super performance de sa part. Et puis, bah, joli contre la montre à la fin pour justement atteindre ses 10 secondes d'avance pour euh, ne pas euh, ne pas rater sa septième place et franchement ouais ça fait du bien de le voir bon après il a accroché Tsunoda c'était un peu là, le, le bémol le bémol à apporter à sa performance il s'est un, un petit peu craqué mais euh, ça reste quand même euh, ça reste quand même une belle septième place et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant à son avantage Et, et je sais pas ce que tu en penses Manu toi qui suis McLaren de près mais je l'ai trouvé bon tout le week-end en plus mmh. pas, pas juste en course et, et pas juste avec la stratégie on, on l'a senti tranchant en piste même visuellement je trouve que c'était différent on, on, ah oui il a tranché tout le eux, là, ça je te le confirme oui. ouais. <rire> c'est ça sur les chronos ouais. même, même par rapport à Norris il est capable de se prendre 5 dixièmes sur certains grands Prix il a les, ouais. les mêmes rythme tout le week-end et dès les premiers tours de course je l'ai trouvé voilà, incisif je l'ai trouvé, euh, trouvé déterminé Oui. Et, euh, et voilà, c'est 45 tours en premier médium, en effet, c'était la stratégie de la course. Et 25 tours en temps pour, pour doubler 4 ou 5 concurrents en piste, et facilement en plus. Enfin, c'était du, du grand Daniel Ricciardo. Moi, j'ai eu très peur vraiment que sa course soit totalement gâchée par l'accrochage avec euh, Tsunoda. Oui. Euh, D'une, qu'il ait éventuellement des dégâts lui aussi, et deux, que la pénalité euh, voilà, soit, soit trop lourde pour le faire terminer dans les points. Et Alors là, avec une pénalité de 10 secondes, euh, Qu'en soit, il est un peu sévère, peut-être 5. J'aurais donné 5, mais bon, après, voilà. On pourrait tous travailler à la FIA, je crois, de toute façon. Mais euh, ré réussir à mettre 11 secondes d'avance à Ocon, qui était certes en, en pneus durs et qui devait économiser un peu, c'est quand même une sacrée performance. Et c'est vraiment... J ai, j ai, je ne veux pas être méchant, mais c'est peut-être sa seule bonne course de l'année. Et, et quelle course parce que, parce que, pour le coup, euh, il a été soit moyen, soit mauvais cette année. Je n'ai pas le souvenir, en 2022, on a vu 2-3 courses en 2021, où c'était vraiment pas mal. Mais là, cette année, je pense que c'est ça. Première très vraie bonne course. Voilà la, la première fois de l'année, on voit le vrai Ricardo. Ouais, et cette première fois de l'année, on le voit aussi euh, autant en confiance. Et ça revient en fait ce qu'on parlait la semaine dernière c'est que quand ça va pas, c'est parce qu'il a vraiment zéro confiance. Il a perdu toute confiance dans la voiture et en lui-même. Et que là, il s'est retrouvé dans une oui. espèce de bonne dynamique avec les chronos qui fonctionnaient. Il a pu suivre Norris, puisque euh, dans le début de course, il prend pas beaucoup par Norris. Il a à 7 ou 8 secondes au moment où Norris fait son arrêt. Je crois même pas 4, 5 secondes. Et en fait, euh, On voit qu'il était vraiment dans un bon rythme et dans une, conf... enfin, une bonne dynamique, en fait. Et il est allé au bout comme ça. Et je... moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est quasiment sa meilleure course sur McLaren, en fait. Parce qu'on parle souvent de Monza 2021, mais Monza 2021, il est a un côté un peu circonstance où vraiment la... la McLaren se retrouve avec la meilleure voiture du week-end, quasiment. Et puis, où il a aussi les consignes de Norris, euh... enfin, pour Norris, qui l'aident aussi à gagner. Et là, finalement, ce week-end, il m'a semblé euh, bah, mieux progresser que Norris. Après, il a eu la bonne stratégie, mais vu son rythme à la fin même s'il avait été sur une autre stratégie je pense qu'il aurait vraiment fait une super performance donc mm. c'est euh, ouais, ça fait plaisir de voir un peu justement euh, sortir cette température peut-être que le fait d'avoir maintenant admis que l'an prochain il ne sera plus là et qu'il n'y a plus de cette pression de se dire putain il faut, que je, faut vraiment que je récupère le, le, le, le niveau pour lancer ma saison suivante et tout ça peut-être que ça l'aide aussi à se libérer un peu et à à rouler pour le plaisir et puis pour, mmh. euh, pour son futur. Oui, mais il aurait dû faire une demande de celle. Dans ce cas-là, il aurait dû dire chaque année que c'était sa retraite. <rire> et ça. Ça. Et puis, euh, comme ça, il pilote bien et puis il revient après. Quoi. Moi, je pense que c'est peut-être plus vraiment lié aux spécifications du circuit ou toutes les perturbations aéro qui a avec l'altitude, qui a vraiment changé le, le pilotage. Euh, ça arrive également une semaine après Austin où c'était peut-être là son pire week-end où il était au bord des larmes. Donc voilà, ça, ça, ça change vite une Formule 1. Le problème, c'est qu'on a dit, on avait peut-être vu le vrai Ricardo euh, En tout cas sur 2022, là, le problème, c'est qu'on a vu le faux Ricardo. C'est ça, <rire> c'est ça qui, qui, qui rend le, le tout euh, problématique. Donc c est, c est... on pourrait résumer en quatre mots c'est trop bien, trop tard. De toute façon, oui, moi, pour moi, ça ne change rien au fait que McLaren a pris la bonne décision. Et, et, et un, un, un petit mot, si vous me permettez, sur, sur le choix de carrière, puisqu'apparemment il, il aurait dit non à, à ses fins. Euh, C'est vraiment un choix, euh, j'aimerais bien avoir votre, votre avis, que je ne comprends pas. Parce que, si, si, quand bien même il deviendrait réserviste chez Mercedes ou, ou Red Bull, admettons, l'année prochaine, il serait certes dans une équipe de pointe en, en tant que troisième pilote. Euh, Qu'est-ce qu qu'il peut espérer au bout de l'année prochaine remplacer un pilote qui est soit blessé, soit Covid, ça va devenir de plus en plus rare, en plus, ces opportunités. Tout ça pour dire que, quand bien même il ferait une ou deux courses de remplacement en 2023 et qu'il serait brillant, quel type de volant il pourrait espérer pour 2024 euh, Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Je me dis, refuser As en 2023 pour éventuellement y aller en 2024, parce que ce sera peut-être la seule opportunité ou une petite équipe, je ne comprends vraiment pas son choix. Euh, et j'espère pour lui que, que s'il devient bien réserviste, il soit dans un autre championnat compétitif l'année prochaine. Parce que voilà, on, on évoquait ça la semaine dernière, donc je ne vais pas m'éterniser, mais je ne comprends pas ce choix de carrière à vouloir euh, s'obstiner, à vouloir devenir réserviste à tout prix plutôt que d'être sur la grille, puisque visiblement il avait cette opportunité chez As. Donc c'est, ouais, personnellement, je comprends, mais pas du tout. Il a refusé pour te laisser la place, c'est tout, hein. écoute. quoi. Ah, c'est est tout. Ça, ouais, est mais... les... ouais. Il fait l'innocent, en fait. <rire> <rire> non, mais vrai que... Vous avez remarqué son discours, hein, qui était dit, d'ailleurs. Je ne comprends pas, parce qu'il refuse un super baquet chez Asse. Je pense que la réponse c'est qu'il en peut déjà plus moralement de cette saison qu'il se dit, on encore pas courir en fond de grille l'an prochain. Je crois qu'il a besoin enfin. de ne plus faire 24 courses en prochain et de souffler un peu. Ouais, mais d'un autre quoi, côté, c est... C est... C est... Enfin, tu vois, rouler... rouler et faire 15e et qu'on te dise, c'est vraiment de la merde, ou rouler et faire 15e et qu'on te dise, eh, franchement, t'as maximisé le potentiel de la voiture, c'est pas mal. Oui, mais si l'an prochain, il fait de la merde dans une race, il sera 19e, c'est ça le truc. Ouais. encore, il n'y a plus la, la, la Tiffy Pour moi, clairement, pas. en fait, il, il, il se met réserviste en attendant peut-être de porter pour 2024 en sachant très bien qu'elle n'a aucune chance ou très peu de chance mmh. d'arriver. Euh, en gros, c'est qui tout double. Je pense pas qu'il espère clairement avoir un, un, un top baqué, que ce soit chez Red Bull euh, oui. ou autre. Euh, je suis Mercedes encore moins, parce que Hamilton a annoncé que ça y oui. est. Il, oui. il a envie de. On n'en a, a pas parlé d'ailleurs. Hamilton a officialisé son envie de, de prolonger pour plusieurs années. Donc, euh, donc voilà, Hamilton, Russell, Mercedes, c'est verrouillé. Quoi. Donc euh, aller signer là-bas en tant que réserviste, euh, ok, c'est juste pour rester dans le, au contact de la F1, se montrer. Et attendre, effectivement, peut-être un back pour 2024, mais, mais pas plus. Et il sait très bien que c'est juste, il se dit, en gros, je me mets un an sur la touche à voir si ça accroche. Si ça accroche pas, à ce moment-là, effectivement, j'irai voir ailleurs. Je ne pense, je pense pas qu'il vise plus que ça intellectuellement que juste l'opportunité qui pourrait lui tomber dessus. Sinon, bah, tant pis, j'aurais attendu un an, mais j'irai faire autre chose. Je ne crois pas qu'il attend euh, très clairement une opportunité pour 2024. Il, il, en gros, c'est un peu, je joue au loto, je loue je, je, je, je mes numéros, on verra ce, ce que ça donne. Quoi. Peut-être qu'il espère peut faire un hold-up aussi, euh, parce qu'apparemment il discute avec Red Bull. Sachant que Pérez est un pilote euh, de la même génération que lui, peut-être qu'il espère faire un, un hold-up et euh, reprendre ses places, je sais pas. Mais... J'ai un peu peur. Un... Ricciardo actuel face à Verstappen, oh là. Je crois ah, qu que le croire c'est un massacre. Euh... Ouais, mais d'un bon. côté, peut-être qu'il a envie de se dire, hey, il va se faire massacrer, mais bon. Tu fais massacré et avec lui, la Red Bull, c'est podium. Euh, et puis, aussi, il y a aussi une question d'environnement peut-être en fait, qu'il se sentirait mieux de retour chez Red Bull que dans une équipe où il a... Parce que je pense que chez McLaren, il n'a pas trouvé sa place. Je... je maintiens qu'il n'est pas... pas bien moralement, en fait. Oui, mais alors, moralement, il avait quitté Red Bull parce qu'il trouvait que c'était trop l'équipe de Verstappen. Et revenir venir cinq ans après, quand Verstappen est devenu euh, meilleur... peut-être le meilleur pilote du plateau actuellement, euh... Vous ce, sais, serait pas... ce serait encore un mauvais choix, pardon. Mais encore plus, l'équipe... C'est encore plus l'équipe de Verstappen aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Quoi. Bien, sûr. Bah, bien sûr. Mais je crois, crois qu'il n'est plus à un aveu d'échec près. Hein, au bout d'un moment, il y a aussi le fait que maintenant, la fierté, il l'a mise de côté. Hein. Ouais, ouais. Mais... Ah, En si <rire> tu vas aller signer. Hey, T'as gagné 8 grands prix ou 9 grands prix, je ne sais plus, 8 grands prix. Et tu vas aller signer de euh, poids de troisième pilote, c'est quand même violent. Hein. Tu vas voir que Vesti va faire un super test à Abu Dhabi il va être signé en réserviste. Et Ricardo va se retrouver réserviste, mais chez As. <rire> Avec euh, Magicel et ouais. <rire> Oh merde. Ça ouais, euh... vrai être que quelque chose, hein, mais euh, non. C'est vrai que derrière euh, Ricardo, il bon, faut, faut espérer qu'il trouve euh, tour de quoi faire et peut-être revenir en. Cherche oh, des de cuisiniers chez Red Bull. <rire> <rire> ça, ça marche pas. Sommelier, et, vu qu'il a fait du vin euh, il y a quelques temps. <rire> ah, puis, me... Oh oui, oh la vache. Oh la non, <rire> du vin derrière Ricardo, c'était quelque chose, C'était Alpine, alors... Oula ah. ah. ah. mais... là sujet. Comment on commence par le jeudi, ou on commence par le vendredi, on commence par le samedi ou on commence par le dimanche Parce qu'il y a des choses quand même à dire. <rire> non, non. c'est mon émission, donc on va parler que du jeudi. <rire> Très belle journée. <rire> J'ai beaucoup aimé. Euh, J'ai su... ai pensé à toi. Est-ce tu... est que tu es rassuré pour l'avenir de la F1, du coup <rire> Heureusement. <rire> ah, la F1 qui reste un sport, ça je n'avais pas pas venir, donc je suis, je suis particulièrement ravi. <rire> euh, je je t'en vraiment pas ça. <rire> non, mais c'est. Encore une fois, c'est grandiose la FIA quand même. Hein, le truc. Ouais, mais Ah, oh, euh, oui. Ah, oh, c'est bon. C'est en dehors de juste... la demi-heure, ça dégage. <rire> pour ça. Ça, ils savent se débattre de n'importe quelle situation avec que leur règlement écrit avec les pieds. Quoi. Vous avez vu je... au début euh, l'émission qu'il n'y avait pas grand-chose à leur reprocher. Moi, je trouve que la justification de jeudi avec leur histoire de non, mais on a. Oui, alors finalement, on n'a pas accepté. Mais en fait, oui, effectivement, il y a un droit de révision, donc on accepte et tout ça. Enfin, c'était. mais c'est géré avec le cul encore plus que d'habitude et ça ouvre encore plus d'incertitudes là où ils étaient censés justement euh, fermer des portes là nouveau, on en reparle toujours de ça c'était euh, une, une merveille maintenant bon, le vrai sujet euh, bien évidemment, les titres de Lewis Hamilton valent-ils autant moi je mets un gros carton je vais faire vite, hein. gros carton rouge à Alonso pour son week-end sur ses déclarations entre, euh, le ouais. les, entre le fait de dire qu'il a les pires moteurs chez Alpine bon. Pas de chance, effectivement. Mm. Et, et ça, euh, au bout d'un moment, euh, ferme ta gueule, Fernando, quoi. C'est tout. Maintenant, les, les, les... <rire> un article aujourd'hui sur le site qui disait voilà, Milton, les réseaux sociaux sont devenus très toxiques. Alonso, il a une responsabilité en tant que pilote de F1 mm. parce que c'est pas simplement, on n'est plus en 2005 où vous avez des commentaires, mais finalement plus personne pouvait commenter. Il a une communauté qui est énorme derrière elle, la communauté espagnole et qui est plus ou moins subtil. Donc, il a une responsabilité vraiment énorme à prendre sur ses épaules quand on voit le, le niveau, effectivement, de toxicité, comme le dit Hamilton, à, à prendre en compte. Et pour moi, il a l'impression qu'il ne calcule pas cet élément et qu'il pense vraiment qu'à lui, avec toujours, euh, effectivement, cette dose de, de ressentiment et d'erreur. Donc, euh, pour, moi, euh, pour moi, effectivement, c'est également un carton rouge. Maintenant, les pilotes de F1, ce n'est pas également que des, des, des pilotes, c'est vraiment des gens Ça peut paraître beaucoup à le dire, mais qui peuvent avoir une, une influence certaine sur la santé mentale d'autres pilotes. Alors, moi, Alex, par contre. d'autres euh, personnes. Je tiens à dire que je me place en désaccord par rapport à ce que tu viens de dire, parce que sur les réseaux sociaux, Fernando Alonso a été l'homme le plus doux euh, de, de l'histoire mais... ce week-end. C'était. Oh la vache non, Parce que ça a sorti les rames, hein, quand même, à tout le week-end. Euh, et même aujourd'hui, quand euh, Aston Martin a annoncé Stoffel Van Dorn, ça y est, où il nous a fait une déclaration de 15 pages pour dire que c'est merveilleux. Évidemment mmh. que c'est merveilleux. L'an prochain, il pourra dire qu'il a collé 24-0, parce que le monde, on n'a pas fait une sorte de qualif. Et lui, il, je... il va l'humilier l'an prochain. En bon, <rire> fait, chier, ce qui me fait chier avec Alonso, c'est qu'à à ce pas franc-corchant, il détruit Hamilton gratuitement à la radio, qui visiblement Hamilton a une place dans sa tête euh, à vie. Et ensuite, euh, il fait une espèce promo où. Euh, Où Alonso reçoit une casquette, machin, ses grands sourires, là là, je respecte mmh. et tout ça. Et là, quelques semaines plus tard, il lui remet un taquet, mais absolu, qu a absolu qu a monde, ouais. intérêt, qui n'a aucun intérêt, qui vient de nulle part, juste parce mmh. qu'il a une espèce de, de, de frustration envers Hamilton. Et Hamilton l'a dit d'ailleurs, il dit Moi, franchement, je, je m'en branle, j'ai essayé d'être sympa, respectueux, tout ça. Maintenant, je vais arrêter d'en parler. Et puis, basta, il lui a mis un joli petit retour sur les réseaux sociaux avec une simple image, qui était absolument magnifique. Mais euh, ouais, en fait, je comprends pas Alonso pourquoi de temps en temps, comme ça, il est obligé de, de, de revenir sur Hamilton. Et là, aujourd'hui, actuellement, ça s'appelle copiner avec Verstappen parce que du coup, Verstappen a deux titres comme lui, une trentaine de victoires comme lui. Et il en fait le pilote le plus, euh, le plus fou de l'histoire. Et justement, parce que je pense que ça lui permet de dire, bah voilà, un palmarès comme le mien, c'est un pilote qui peut être meilleur qu'Hamilton. Qu Donc, euh, oui, pour moi, c'est que des coups. raccourcis comme ça ouais. dans sa tête. Il est un peu sadomaso en plus, parce qu'il va tacler Hamilton alors qu'il se fait presque bouffer par Hamilton dans sa saison de débutant quand même. Ouais. Euh, Alonso, double champion du monde, se fait presque bouffer par un débutant chez, chez McLaren. Donc, euh, il va tacler en, sur les équipiers tout ça. Euh, donc, moi, je n'aurais pas ramené quoi là-dessus. Et au passage, il en met une aussi à Schumacher euh, qui, quand même, mmh. euh, Schumacher n'a jamais lutté contre Barrichello. Il a éclaté ses équipiers de A à Z chez Benetton et Ferrari. Le seul équipier qui lui a fait du tort c'était Rosberg, mais Schumacher était en pré-retraite, pré-revenu, je ne sais pas quoi. Euh, non en fait tu peux pas enfin, Alonso au-delà de là, ça en fait, ça montre qu'il a pas une connaissance énorme de son sport et qu'en tout cas les années où il était actif il a pas trop suivi ce qui se passait et qu'il a vraiment une mémoire totalement sélective Donc, Donc, Alonso avait Giancarlo physiquement, à on... la gomme équipier on a fait ouais des... euh, voilà. Yarno Trulli qui lui a d'ailleurs mis une petite rousse pendant une, une demi-saison enfin... C'est loin d'être oh, exemplaire oh, de oh, oh, oh. <rire> Doucement, Manu. Doucement. N'oublions <rire> pas qu'Alonso bénéficie de consigne pour gagner le Grand Prix d'Allemagne 2010, la même année où il dépasse Massa dans les stands pour essayer de. Le... Enfin, tu vois, c'est pas non plus le, le pilote des plus exemplaires enfin, C'est ah, plus... un dépassement de mal alpha, monsieur. <rire> <C 'était rire> ah, <je peux rire> On peut rappeler qu'en 2001, Alonso termine derrière Tarso Marquez chez Minardi. <rire> <Donc, ça>, ça... <rire> <rire> oh oh là la la. Oui, mais il Alex oh Young. Donc si on... <rire> ah, si, on pense... si on fait une triangulation, le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, c'est Tarso Marquez. Ah oui, je, je Vêche, Alonso et Hamilton, c'est ça? Ah, non, Verstappen est où du coup? Oh, oui. <rire> c'est Verstappen, Marquez, Hamilton. C'est ça. Mais en gros on a eu un condensé de, de, de tout ce qu'on n'aime pas chez Alonso ce week-end et, et ça va me coûter de le dire parce que je suis, je suis un gros fan de ce mec depuis 20 ans il faut le dire et, euh, et, et euh, on est tous d'accord pour ne pas remettre en question les qualités du pilote mais là l'homme encore une fois ce week-end il nous a fait une démonstration de, de ce qu'il ne faut pas faire en Formule 1 euh, ce qu'il a dit sur Hamilton bien sûr mais même ses réactions après son abandon je suis désolé euh, alors sur, sur le fond qu'il soit frustré envers Albin pour la saison il, il en est à 5 abandons cette année sur quoi il faut rajouter un problème technique dans les qualifications en Australie et le non-départ au, au sprint en Autriche. Donc ça fait, on va dire, allez 7 abandons, 5 en course, plus 1, plus 1 en qualif, admettons. Sur, sur le fond, okay, il, a, il a raison d'être frustré, il fait une super année. Sur la forme, euh, et, et c'est là que ça, ça m'emmerde, pardon de le dire, c'est qu'il qu a, qu a 41 ans et il y a des choses qui ne changent pas, il euh, y a des choses qu'il n'apprend pas ou, euh, ou qu'il pense bien faire mais qu'il qu ne fait pas bien. Et encore une fois, Alonso va quitter une équipe en étant en mauvais terme avec elle. Euh, ça se termine mal, ça se termine en, en, en critique publique. Euh, les mots sur Hamilton, vous êtes revenu, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est inutile, c'est maladroit, ça ne sert à rien et ça le dessert encore plus. Bah, moi, je voudrais vraiment qu'à 41 ans, il ait pas su changer ça, parce qu'encore une fois, le niveau sportif est exceptionnel cette saison. Mais il arrive encore à, à pourrir sa propre carrière, et, et c'est quand même dingue, alors qu'en alors qu plus... Enfin, vis visuellement, tout allait bien chez Alpine dans cette fin de saison. Il y avait eu... évidemment s'il n'a pas prolongé, c'est qu'il y, eu... qu y avait eu des désaccords en amont, mais il n'y avait pas l'air d'avoir de tensions. On sentait pas des tensions dans l'équipe quand, quand Alpine communique sur ses réseaux sociaux. Elle reste très, très élogieuse à Alonso euh, à chaque fois. Donc, euh, oui. c'est vraiment, vraiment lui qui, à chaque fois, arrive à se mettre tout seul dans une situation où en fait il passe encore pour, euh, oui. pour le connard de service. Je suis désolé parce que, parce qu'à force, il faut le dire, euh, faire ça au bout de 25 ans de Formule 1, 20 ans de Formule 1, c'est plus possible, c'est pas une erreur qu'on peut se permettre. Et je comprends qu'il soit frustré pour sa saison, mais ce n'est pas une raison de faire des déclarations pareilles. Parce qu'encore une fois, ouais. il se dessert, il dessert la Formule 1, il dessert ceux qui critiquent aussi. Parce que ce n'est pas cool de dire ça sur Alpine, ce n'est pas comme s'il était content d'avoir un abandon. Hamilton, il ne a rien demandé, Et en plus, comme tu l'as dit, Manu, il y avait eu un petit geste en Belgique. Bon, Est-ce que c'était sincère J'en sais rien, on s'en fout. Mais ce qui compte, c'est l'impression que vous donnez. Et en dessous, il donne en permanence cette mauvaise impression. Ça se trouve, Hamilton pense exactement la même chose de lui. Et lui, il a le mérite de ne pas le dire, de le garder pour lui. Et, et de garder cette image lisse. Et euh, Allons-y, on va dire que c'est son dernier défi qu'il attend chez Aston Martin. Est-ce qu'il réussira l'exploit de s'embrouiller avec sa dernière équipe en Formule 1 oui. C'est vraiment pas exclure. Et franchement, je <rire> ouais, ça me... déçu, et, et je l'attends. Et il faudra en rigoler. Mais, mais, mais c'est vrai que moi, qui l'aime beaucoup, ça m'emmerde. Mais je suis obligé d'admettre aujourd'hui que, que sa manière de communiquer, elle est, elle est désastreuse. Et c'est dommage, encore une fois, sur une année où... S'il n'avait pas fait ses déclarations ce week-end, on aurait juste retenu qu'il avait fait une année sportive exceptionnelle. Maintenant, on va se rappeler que il a eu ses déclarations en fin de saison et c'est ce qui risque de, de rester un peu plus malheureusement et, et puis pourquoi Alonso il perd autant de points pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de fiabilité chez Alpine parce que Renault a toujours assumé privilégier la performance et la fia fiabilité comme le gel fiabilité était après donc s'il a perdu autant de points 70 comme il raconte c'est aussi parce que son moteur était performant et aussi parce que la fiabilité par conséquent l'était moins donc on ne peut pas se plaindre d'avoir le, le verre à moitié plein sans voir qu'on a aussi un, un, un verre à moitié vide à côté oui parce où. que je suis désolé, il devrait. 7ème du championnat avec les 70 points qu'il perd. Euh, mais non, 90... mais non, mais Alex a raison. Sans ce moteur ultra performant, il n'aurait peut-être pas signé d'aussi bonne place sur toutes les autres, toutes les autres courses est sûr, où il y a terminé. Donc, euh, euh, l'un voilà, va... ne va pas sans l'autre. Mais de toute façon, enfin. Moi, ce qui, est, ce, qui est bo... ce qui est beau, quand même, c'est que tous les gens qui viennent d'arriver Grâce à Drive to Survive découvrent le, le Fernando Alonso qu'on connaît, nous, depuis 20 ans. Donc, ça fait plaisir. Au moins, il n'a pas... Il ne se retrouve pas avec un Alonso différent. Donc, c'est plutôt ouais, cool. Mais... Euh, parce que, ouais, par exemple, ouais, moi, ils ont eu le... le Kimi Arikonen euh, sympa. tu vois c'est Toujours aussi imbuvable en interview, mais les gens trouvent ça cool. Tu vois, alors qu'avant, on trouvait que c'était ouais. un... Un vrai connard, parce qu'il oh, il dit pas un mot. Bon... Maintenant, c'est... Oh, vous comprenez, c'est vraiment son style. Alonso, c'est resté le même, lui. Au moins, il n'y a pas de... Il a pas de il a, euh, autre chose, pardon, que je voulais rajouter. Je pense qu'il est très, très frustré à l'idée de terminer derrière Stefano Ocon au championnat aussi. Je pense que ça participe beaucoup à sa frustration parce que, lui, il essaie de quitter devant. Je pense que le chiffre lui donne raison. Je crois que c'est 12 à 8 en qualif. Et effectivement, si on regarde tous les abandons, il y en a un petit peu plus du côté d'Alonso. Mais ça, ça c'est pareil. Il faut vraiment qu'il apprenne à, à, à passer à autre chose. Hamilton, cette année, il va probablement être battu par Russell. Ça ne va pas changer son approche. Il ne va pas être de mauvaise humeur. Et il reviendra encore plus fort l'année prochaine. Et, et, et c'est ça qui manque à Alonso. Ce n'est pas le talent. C'est ce recul, prendre le recul. Et, et surtout, d'apprendre à maîtriser cette frustration. Ça, c'est vraiment ce truc mmh. de... de, de... Voilà, on n'a pas se lâcher dans les médias comme ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas... On... Est... Non, en... vas-y vas vas non, vas non en fait, c'est apprendre à communiquer, tout simplement, oui. tu es obligé, enfin, ça fait partie du métier, et en fait, il a le temps, enfin, le problème, c'est qu'à quand tu cumules ses déclarations, c'est vraiment ridicule, c'est-à-dire qu'on on parle de... De... de sa carrière en F1 et tout ça, mais... On parle aussi du mec qui, qui vient chier sur les titres d'Hamilton parce que soi-disant, ce n'était pas disputé, mais qui te dit qu'il a remporté les 24 heures du Mans les plus disputées avec Toyota, alors qu'il finit avec deux tours d'avance sur le deuxième et 12 tours sur le troisième. Oh, euh, c'est n'importe quoi, vraiment, quand tu mets tout bout à bout, ça n'a aucun sens. Et tu vois qu'en fait, il réécrit l'histoire. Là, c'est pareil. Il disait qu'il avait perdu 60 points euh, cette année euh, à cause de la fiabilité. Là, maintenant, c'est 70, alors, alors qu'il n'allait pas finir cinquième. Euh, quoi qu'il arrive au Mexique. Donc tu vois, c'est vraiment, ouais, ouais. on voit que c'est compte à ce qu'il il fait dans deux amendements, il va finir à 120 vous... ou 130 points. Enfin... Vous et imaginez, ça change selon vous... les interviews. Ça change ah, selon les mais, interviews. Euh, ah, ouais. Alonso, dans, Alonso dans la situation de Hamilton à Abu Dhabi l'an dernier, ça aurait été quand même oh euh, bah là il bah, lui il va, il va abattre directement Maisy <rire> dans le bureau. Ah, c'est un meurtre <rire> en direct et tout. <rire> Bah après voilà. Donc, Alonso va se fâcher avec Aston, après Aston il se fâchera avec qui mais... peut-être okay on, co on, <rires> on comprend de tant mieux euh, Wolf et Horner à un moment où les noms de Alonso circulaient pour aller sur la souche de Red Bull, on comprend pourquoi et d'ailleurs ils l'ont dit dans les déclarations, on comprend pourquoi ils n'ont pas voulu d'Alonso. Mais c'est quand même ouais. ce qui montre que, que le, le pilote est, est vraiment, et là c'est un peu de premier degré même si on va me prendre pour un fou, mais c'est vraiment l'un des tout meilleurs mais de, de, de, de tous les temps, parce que accepter de tenir des saisons avec ce, ce mec qui en interne doit être absolument imbuvable, euh, c'est uniquement parce qu'en en, en piste, il va te, te, te, te faire des choses exceptionnelles. Mais, hein, c est, c est et impossible. ça, personnellement, enfin, personnellement euh, il me fait chier en fait, à se comporter comme ça parce que j'aimerais être fan de lui. J'aimerais parce que quand je le vois rouler. C'est pas très compliqué, Manu. Hein, <rire> non, mais j'aimerais être fan de lui parce qu'en en fait, quand tu le vois rouler, c'est du bonheur pur. Le mec est super bon. Il est tout le temps à l'attaque, il est tout le temps là, il est tout le temps volontaire au volant. Euh, il, il va se battre pour le moindre dixième alors qu'il joue une septième place enfin, là dessus il n'y a rien à lui reprocher c'est ça qui m'énerve parce que dans la voiture c'est pour... effectivement aujourd'hui quand tu vois le top, les top pilotes qui est le plus complet le plus rapide c'est potentiellement le troisième meilleur pilote du plateau après Hamilton et euh et Verstappen et en fait euh, je n'ai pas mis d'ordre précis hein, entre les deux qu'on ne vient pas me dire que je ne oui. l'ai pas dit mais, euh, <rire> mais je mettrais sur le podium des, trois, des, des meilleurs pilotes parce que c'est un monstre mais il est ingérable humainement et, euh, et je pense qu'Aston Martin il va foutre plus le bordel qu'il va leur apporter quoi que ce soit parce que finalement alors même s'ils vont au niveau sportif je ne pense pas que Stroll va lui faire beaucoup d'ombre mais si ça venait avec le cas pour une raison ou pour une autre euh, notamment la fiabilité haute autre ça serait catastrophique pour l'équipe non mais c'est pas aller chez Aston Martin. Quoi, ça me... Et j'ajouterais qu'un pilote de son calibre, normalement, s'il était gérable humainement, n'aurait pas passé 4 saisons dans une équipe de fond de grille comme McLaren à ce moment-là. Il aurait trouvé un volant ailleurs s'il avait été gérable. Non mais, soyons honnêtes... Euh... Pascal Verlaine, c'est Fernando Alonso, un peu son talent, quoi. Si tu... <rire> non, mais vu ce qu'il s'en dit de Pascal Verlaine, <rire> a je suis désolé. <rire> La <comparaison> <rire> quand même. La violence, c'est pas une <rire> mal perdu ça <rire> Peut-être, mais vu qu'on qu nous dit que le mec était Et absolument euh... abusable. Bah Comme il n'a pas le talent pour se rattraper derrière, enfin en tout cas pas autant de talent, parce qu'on va me dire que ça y est, Pascal Verlain est une grosse merde. Non, c'est pas ce que je dis. C'est un pilote qui, qui est vraiment <rire> rapide, mais qui n'est pas aussi rapide qu'un autre champion du monde, c'est normal. Euh... C'est pas, pas, pas parce qu'on est là tout ça qu'il faut invoquer les personnes disparues. <rire> <Non> <rire> Et, imagine, moi je dis juste, imaginez deux secondes. Que Hamilton est décidé de prendre sa retraite surprise après Abu Dhabi 2021. Que Wolf se décide à, à quand même appeler Alonso et qu'il vit une saison de merde où il gagne pas une victoire, <rire> pas une victoire. et où il se bat par Russell. <rire> seul, te... Imaginez oh, seulement à quoi, ce qu'on a évité. Cette <rire> ah, réalité alternative, je paye cher pour la l'avoir. Ouais, moi, moi, moi, moi, je continue de payer cher pour la réalité alternative où c'est Alonso qui a, qui a choisi pour remplacer Rosberg et où là c'est. Non mais à l'époque nous on était jeunes et innocents on croyait qu'ils savaient qu bien les deux mais qu'on découvre que visiblement ils pouvaient pas se blairer tout le long Imagine si Red Bull l'avait recruté euh, en 2019 pour remplacer Ricardo parce que ça avait été annoncé ça Imagine le Verstappen Alonso ça aurait fait imploser l'équipe Deuxième Grand Prix Fernando. Faire... Alonso Je comprends pas on me... On ne me considère pas dans l'équipe. Tout est fait pour Verstappen, je trouve pas ça. Le troisième grand prix, il l'aurait bloqué au stand. Je parle tous néerlandais dans les briefings, je comprends rien. Je insulté par Zygos. Il y a Honneur qui rentre rentré en disant Il y a Superbox Je n'ai pas compris. Complètement perdu. Du coup, lui aussi, il a boycotté Sky. Mais la, la, la différence, c'est que chez Aston Martin, ce serait effectivement le fils du patron euh, euh, okay. en place. Et on a vu, hein, lorsque Alonso s'est accroché avec Stroll, c'était tout petit, c'est remontrant. Il était, était très fort. Très timide. Oh, J'adorerais euh, Alonso qui va gueuler avant. que Mais tu te prends pour qui, toi Pour fils du patron Oui, oh, ça va, ça va, non, ça va, c'est pas, pas ah, ce jeu-là. On peut, on peut se passer dans la perspective où, de toute façon, Alonso, il a pas une carrière à jouer. Ce n'est pas un premier pilote qui devrait se la fermer face à Stroll parce que sinon, sa carrière part en l'air. Lui, il s'en moque, donc peut-être qu'il va y aller la sulfateuse parce que peut-être qu'Aston Martin sera autant dépendant peut-être plus dépendant de Alonso que. Alonso, tu parles, ça. Euh, ça, ça fera comme partout va, où il ouais. est allé première moitié de saison ah mais ici vraiment on a une ambiance de travail extraordinaire on, a vraiment... enfin, on sent c'est quand même autre chose qu'avec ouais, ces losers ça, de chez Alpine ça, ça, euh... ça va être euh, pourquoi est-ce que moi j'ai pas les évolutions d'abord parce que je me demande bien pourquoi j'ai pas les évolutions d'abord moi, moi ça c'est sûr moi je veux pas les battu. il va dire, dire. Mais, bah, tu, mais, je pense pas que j'ai la même voiture que son sandwich il est meilleur que le mien au bout de case il va être là à dire Écoutez, franchement, voilà, il euh, y a toujours les évolutions avant, alors que moi, au moins, je vais marquer 4 points à lui 2. Alors bon, je plus. Sans 5 <rire> de fiabilité, j'aurais marqué 5 points à pas 4. 5 points, euh, <rire> j'étais 10 e à Monaco, hein, donc euh, <rire> enfin, voilà. Ça va, ça, va être, ça va être comme chez Alpine, en fait, ça va être un an pour voir où ça se passe bien, et une autre année où ça va moins bien se passer parce que les objectifs ne seront pas là, et à la fin de l'année, il va détruire ce troll et dire mmh. dit, mais. On m'a foutu un équipier de merde qui n'avance pas et qui n'a pas su développer la bagnole. Mais ça va être la même chose que chez Alpine. La première année, il va être là à dire Oui, non, mais vous savez, je suis venu, mais c'est un projet à long terme. Euh, et puis, et puis l'an prochain, la voiture sera bien meilleure. Et l'année après, la voiture ne sera pas bien meilleure. Et il dira que c'est une équipe de merde. C'est l'arc Fernando Hero qui se répète. Il, il reviendra chez Alpine. <rire> <rire> ah oui, 15ème retour chez que... eux, parce que <rire> voilà. Mais il y, y a que, il y a, a quand 2008-2009, quand il était chez Renault par dépit, <rire> où je ne l'ai pas entendu être véritablement voilà, très, très critique. Tout, tout allait bien. D'ailleurs, SK l'a mis à, en à chat. Vas-y, Manu. C... Non, bah, à cette époque-là, son équipier se mettait dans le mur pour lui, donc il était content. C'était pratique. Oui, oh. son équipe, moi, dit, ouais, rouge. <rire> Et SK nous dit en fait, ce qui lui manque, c'est un bon manager. C'est vrai qu'à l'époque où il avait Flavio Briator, ça se passait quand même bien. mieux. En fait, des managers, il en a eu deux ou trois, parce qu'il a eu Briator, il a eu Luis Garcia Abad aussi. Enfin, je veux dire, sa, sa carrière a été gérée, son image a été gérée, ça ne l'a jamais empêché d'être comme ça. Donc... Ce qu'il qu fait... est une... c'est une censure, l'empêcher de parler. <rire> une <baïonnette. rire> je ne sais pas, quelque chose. Moi, pas... j'aimerais avoir l'avis de, de, de Paul aussi, sur... parce que lui, il est... Je sais pas si un secret, mais il est basé en Espagne, donc tu regardes les Grands Prix en espagnol, il me semble. Mmh. Et du coup comment euh, est perçu Alonso euh, là-bas Est-ce qu'il est perçu un est... peu comme nous aussi Ou on lui pardonne tout <rire> non, mais, vous, vous comprenez qu'Alonso c'est une légende vivante là-bas. Enfin, C'était le seul espagnol avant 5 cette année à avoir remporté un grand prix. Et il est, il est double champion du monde. Donc, donc là-bas c'est une idole, c'est-à-dire que la Formule 1 n'était pratiquement pas diffusée avant qu'il arrive, euh, qu arrive chez Renault. Donc si vous voulez... Euh, Le commentateur de, de, de la télé espagnole, notamment, il, il a fait sa carrière grâce à Fernando Alonso, pratiquement. C'est pas, pas, il voilà, il, il, il pas. Ils ne sont pas très objectifs. Alors, alors, ils sont objectifs. Ils vont dire bah, on est inquiet qu'il aille chez Aston Martin. Mais par contre, voilà, la, la brouille avec Hamilton, c'est envisagé. Et ils ont dit euh, bon, c'était sûrement une façon de dire qu'il y a certaines années où il y avait une voiture un peu trop forte. Voilà, c'est. Donc, ce n'est pas, pas objectif. c'est clairement pas objectif. Euh, c'est peut-être un petit peu plus objectif sur Sainz, je dirais, euh, en tout cas sur la télé espagnole, parce que là, là, ils sont obligés d'admettre qu'il est, qu est vraiment en difficulté sportivement face à Leclerc. Mais Alonso, mais évidemment, on se concentre avant tout sur les, sur les exploits week-end après week-end. Euh, là, après ce qui s'est passé à Austin, euh, c'était partout, c'était des débriefs d'un quart d'heure sur la pénalité. Mais on ne parlait pas du Grand Prix, on parlait de, des points retirés à Alonso à Austin. Donc, si vous voulez, il y, y a pas une énorme objectivité. Ça explique pourquoi il y a aussi la culture personnage du coup, qui persiste dans son pays et qui peut -être, peut -être, ah, oui, permet oui, aussi est... d'avoir ce genre de choses. Quoi. De faire ah oui, son... il est soutenu comme une légende vivante. En fait. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Mais il l'est pour eux, c'est con. Mais ah 60%. mais 100%, oui, il, faut, il faut vraiment comprendre que la Formule 1 a été mise sur la carte du monde en Espagne, parce qu'Alonso est arrivé, je caricature un peu, mais c'est presque ça. Hein. Concrètement, euh, Alonso enfant ne, ne pouvait pas voir la Formule 1 à la télé, parce que ça n'était pas diffusé. Et puis quelques années plus tard, quand il est arrivé en Formule 1, ça... Ça a fait un carton, mais c'était voilà. Donnie Drumm. Attends, tu... l'Espagne n'existerait plus d'ailleurs. <rire> c'est comme vendant de... en Belgique, nous dites. <rire> tu veux dire qu'avec Pedro de la Rosa, la F1 n'était pas, n'a pas explosé en Espagne il, il, il, est, il est consultant en plus, du coup, c'est ah oui. super amusant parce que. À chaque, à chaque fois qu'il fait une bonne performance, les commentateurs disent « On sent déjà l'effet Pedro de la Rosa chez Aston Martin, c'est vraiment euh, exceptionnel. » Il faut des blagues tout le temps, et c'est sympa. Mais là, pareil, de la Rosa, si tu l'as à la télé espagnole, si tu veux, c'est un ami d'Alonso, donc euh, ouais. c'est pareil, c'est… Voilà, du bien. Il s'envoie souvent des emails, donc ça, on s'envoie. <rire> c'est <ça. rire> ah, ah, vraiment… Là, là vrai, Fernando bon. Alonso dans l'histoire de la FA restera… C'est vrai que s'il n'y a aucune critique ouais, ouais. En fait, côté espagnol, ça, veut, ça peut aussi expliquer pourquoi il est toujours vu, vu comme ça en Espagne et qui peut-être se permet aussi d'avoir ce genre de commentaires. Si, si, si, si, ouais, si, si on lui pardonne tout, euh, voilà. Quoi. Et dans la presse écrite, je ne dis pas tous les journaux. Pardon, pas, ouais, quoi, voilà. je pas tous les journaux et bien sûr, je ne dis pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux en Espagne. Il y, y a sûrement des gens en Espagne qui ne l'est pas non plus. Ça existe forcément. Mais, mais c'est vrai que dans la presse, euh, glo globalement, ça va être toujours de dire c'est un, un mec qui fait des choses extraordinaires avec une voiture moyenne parce qu'ils parce qu vont, vont préférer se, se focaliser là-dessus. Voilà, je, je pense que comme tu dis, c'est un petit peu plus culturel. Le sport en Espagne, fait, on le voit avec le foot, c'est presque plus important que la politique. Donc, euh, ils, ils, vont, ils vont beaucoup se baser sur les émotions et euh, toujours défendre euh, les leurs. c'est un truc euh, assez, assez vrai là-bas, ouais. Du coup, ils entretiennent un peu ce, euh, ce côté. Quand, quand il a un bon résultat, c'est lui qui le fait, et quand il y a un mauvais, c'est l'équipe qui est responsable. Mais bien sûr. Euh, ouais, déjà, Ils sont objectifs quand même, un minimum. Enfin, euh, oui. S'ils si, si termine septième, ce n'est pas que grâce à lui, c'est parce qu'il a une bonne voiture, il a une bonne Alpine quand même. Euh, ça, ça, ça, ils ne sont pas aveugles. Par contre, c'est vrai que euh, si Alonso abandonne, ils vont évidemment beaucoup plus se focaliser sur le fait qu'Alpine n'a pas fait une voiture fiable que, que de dire, ah bah tiens, Alonso, la semaine dernière, il a fait un commentaire stupide sur Hamilton. Évidemment. Oui. C'est subjectif, évidemment. On va, on va retenir ce qu'on a envie de voir. Manu, je me rappelle. Oui. A... Je me rappelle d'un article d'une tribune de, de Raoul Vaira de Marca qui, qui s'appelait « Fernando Alonso, el piloto como Platon, el philosopho solo sabe que no sabe nada euh, ». Le... Ah, Alonso, voilà. le pilote, je vais mettre le lien dans le, dans le chat, euh, le philosophe comme Platon, il ne sait qu'il ne sait rien. Donc, ce n'est pas assez de les comparer à, à Sénat, <rire> j'ai le liens. C'est euh, carrément Platon. Voilà, ça répond à votre question. C'est Platon, oh merde, j'en peux plus. Ouais, mais bon, force est de constater quand même que voilà, euh, Alpine lui donne le moteur de merde voilà, il casse son moteur alors Esteban Ocon qui a eu des soucis de moteur pour finir en 8ème position <rire> bon, et d'ailleurs pas... alors justement je voulais rebondir là dessus il y a des données télémétriques qui montrent que euh, Alonso était en moyenne euh, sur les passages de rapport 1000 à 1500 tours plus haut que Ocon donc ça peut aussi expliquer que le moteur est un peu plus morflé sur les cylindres donc en fait il y a, y a même possiblement en tout cas au Mexique, une explication sur le style de pilotage des deux qui fait qu'il y en a un qui a terminé et pas l'autre. Si mais c'est parce qu'il a une boîte de vitesse qui est moins bien que celle mais de Mais oui, il va y de, de conne est meilleurs. Non, non, mais attends, attends, attends. attends. <rire> tu veux dire que la théorie que j'ai depuis 15 ans, selon laquelle, oui, Kimi Harry Cohen n'a peut-être pas eu de chance en 2005, mais c'est peut-être un petit peu de sa faute s'il casse tous ses moteurs par rapport à Montoya, elle n'est pas si foireuse. Ah bah non. Ah, il Sauf était temps, 2005, quand même hein. Surtout en 2005, il y avait moins de contrôle des... et encore moins de contrôle qu'aujourd'hui, donc c'est possible. Moi, je reste était... convaincu qu'on dit qu'il perd le... Enfin, voilà, c'est parce qu'effectivement, moi j'ai vécu ça en étant de l'autre côté, hein, dans l'autre le... <rire> clan. Ben, bon, il perd aussi son... son titre parce que lui il casse plus de moteurs que Montoya c'est pas forcément que du hasard. Euh... Sans, je refuse de penser que c'est la faute de McLaren. Ah non, ça c'est évidemment impossible en euh, 2005 euh, il, fait, il fait je crois 8 meilleurs tours dans le dernier tour du Grand Prix à chaque fois Donc euh, là où il devrait économiser son moteur donc c'est vrai que c'était pas forcément un modèle de d'économie <rire> voilà mais, mais à l'époque on n'avait pas le droit de le dire puisque puisqu'il était considéré comme le meilleur pilote du monde oui il y a eu une époque où ça existait hein, ce, ce moment là mais tu euh... sais que les fans de Reconem qui leur redis ça aujourd'hui ils te disent la même chose donc. Oui, c'est vrai qu'il oui, est, pas... est encore actuellement considéré comme l'un des pires pilotes du monde Et Ayant fait une course de NASCAR cette année. <rire> ça se rencontrent dans un cercle très, très restreint. Dans mais... lequel enfin, il y a une figure. Mais en tout cas, bon, bah voilà, ça, fait, ça fait des points encore pour Alpine. Ocon qui voilà, n'a pas non plus euh, la partie très facile avec son moteur. Mais moi, je continue. C'est vrai. Comme tu disais, Paul, en fait, ça, va, ça va ternir un peu cette saison d'Alpine alors qu'ils font le job. Euh, D'ailleurs, Paul s'en <rire> va tellement il en est détruit. <rire> Comme tu disais. Euh, mais, mais voilà c'est ouais. vrai qu'ils font quand même une saison pas mauvaise même s'ils si, sont quand même partis pour se faire battre par McLaren qui a une voiture mais euh, euh, c'était prévu avec cette volonté de mettre ouais, une voiture ils, est est ils, ont une vo ils ont une voiture mais Alonso a à 5 cylindres à donc... mais... lon se dirait qu'ils ont qu une voiture aussi euh, façon, donc... <rire> ouais parce que la mienne elle casse tout le temps euh... parce que la sienne ne finit pas ouais. vous mettez mais un pilote dans, vrai, dans ma voiture <rire> dans la marque il va y avoir qu'il y Alonso ah, va dire, on a une voiture et un pilote, on a une voiture, celle de Cône, et un pilote, c'est moins. <rire> bon, en tout cas, tu vois, on, ça, ça montre la fragilité d'un équilibre en F1, parce qu'on euh, on a, on a vanté pendant un an et demi les mérites d'Alpine, à dire les deux pilotes ont le même style de pilotage, ils s'entendent super bien, l'équipe développe vraiment dans le bon sens, les préparations de Grand Prix font de la même super manière et tout, et aujourd'hui, je pense que l'ambiance commence à être délétère, parce que, Ocon a commencé même à montrer un peu l'écran en interview en disant non mais attendez euh, peut-être que Fernando a dit bien n'importe quoi et, euh, et je pense que la préparation du week-end c'est pas aussi bien et c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit McLaren revenir malgré tout en euh, cette fin de saison parce que bon ils ont eu certes ils ont des évolutions mais Alpine aussi et peut-être que finalement chez McLaren ça bosse un peu plus euh, en tout cas la tête concentrée euh, sur le travail là où chez Alpine je pense qu'il y a énormément de politique à gérer en interne entre un Ocon qui veut bah, lui être le leader incontestable quand Gasly arrivera Et un Alonso qui, lui, fait la politique de la Terre Brûlée et espère que l'équipe sera au plus bas quand il partira. La euh... <rire> <Ta> politique <rire> également un peu des lacs du Conné Marin, bien évidemment. Mais évidemment. <rire> non, mais c'est vrai que c'est un peu... Du coup, c'est un peu... Euh, je pense que c'est compliqué pour Alpine en ce moment en interne. Bah, il là, faudrait peut-être un, de... un mec comme David Ebrisio pour gérer ça. Ou... <rire> la enfin, avec la Castrie. En... Putain, on l'a oublié ça. <rire> c'est euh... lourd. D'ailleurs j'aimerais bien savoir si le salaire de Brivio est rentré dans le budget de taille, ouais, voilà. Non mais Laurent aussi, il a reçu le rapport mais... financier sur sa table, il a fait non non mais l'autre là est... non mais oh il <rire> a <'ai> rien foutu. <rire> Franck, Franck le, le salaire de Brivio, c'est le budget décoration, non c'est tout. En <rire> plus oh, C'est lui qui fait à manger. C'est lui, lui le sapin de Noël. C'est lui l'avocat. <rire> oui, a les... Il a écrit les choses et du coup ça s'est pas très bien passé. <rire> euh... D'ailleurs on, on a aussi appris, euh, Franck tu, tu me soulignais l'autre jour, que récemment que, qu au moment où il y a eu l'histoire avec Piastri, on a appris que Rossi et Douane n'avaient pas le numéro l'un de l'autre pour oh. communiquer. Euh... Ouais. Et puis, euh, et, enfin ils, ils apprennent pas en fait jamais. Parce que il y a zéro leçon tirée de ces C'est Dohan qui, Do... ouais. Doan oui, qui cherchait à contacter... Lorsqu'il a vu l'affaire Piastri, Dohan, il, a... il voulait absolument contacter Laurent Rossi, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas son numéro. Alors il a <rire> envoyé un message privé sur Instagram. <rire> il a envoyé un mail à contact à Talpin comme... <rire> et Donc Laurent Rossi lui a répondu avec son numéro de téléphone portable à la fin. Ils n'apprennent pas quoi. Ils n'apprennent pas. <rire> J'imagine trop le mail à un ou contact. Extraordinaire, vous pouvez me joindre au.. <rire> <rire> oui, en fait, il lui a répondu à <rire> un, un mail générique qui fait Bonjour, merci de votre intérêt. <rire> oui, je, ils ont géré ça comme une vente sur Vinted. <rire> <rire> <Ils> ont... <rire> Ça aurait pu se il y aurait une panne de... d'Instagram, peut-être que Douane aurait... aurait raté son, son volant. Non, ça, il aurait dire. été sur Twitter là, avec le hashtag Instagram Down, il aurait fait écouter, si quelqu'un a le numéro de Laurent Rossi, ça me parce qu'il n'a pas... Dire Jack Key <rire> je, je, je ne vois pas. Non, non, non, il aurait fait mieux. Il aurait vu, il aurait vu Jack Douane, comment il dit Merci de votre intérêt, cependant euh, je vous passe plutôt le contact de David Ebrevio, qui lui gère toute la partie d'euros euh, au, de, au sein de notre structure et qui pourra mieux vous aiguiller monsieur Bigdouin ah, mais... Comme lui dit Esca ouais. dans le chat il s'est inscrit à la newsletter pour essayer de joindre Mais c'était comme le jour, où, rappelez-vous le jour où la, la petite amie Charles Leclerc était, euh, était coincée en dehors de l'appartement, elle n'avait pas ses clés elle <rire> s'était sur... abonnée à son Twitch. <rire> <rire> Les réactions du principal intéressé, dire « Eh, on vous voit les, les abrutis dans le chat à faire des faux euh, Charlotte Ciné. <rire> » C'est elle. Alors, <rire> non, je vais ouvrir. Ça se trouve, Laurent aussi, il a fait pareil. Il a dit « Oh, tous ces connards sur Instagram qui font des faux comptes de charlotte <rire> <rire> Maintenant, on peut créer des fake accounts avec euh, voilà, euh, Victor M en euh, <rire> de profils. En plus, voilà, le, le faux Jack Duane, il s'est abonné à, à Twitter, il a, il a payé 8 euros par mois pour avoir le, le truc bleu. Alors, bon, moi je, je fais confiance à personne. C'est pour ça qu'on rate des carrières en F1. Euh, mais du coup, Jack Douane qui a fait les essais libres ce, ce week-end à, à Mexico. Et... et qui a connu un problème mécanique d'ailleurs. <rire> oui, mais il remplaçait qui <rire> ça, ça, ah putain, ça c'est un moment donné. Il... Bon, il est remplacé au code, mais c'est pas pareil. Tu, tu, tu parlais de l'art narratif d'Alonso, la de, de, mais c'est vrai que celui d'Alpine est pas mal cette année quand même. Il y a eu un paquet de, de trucs improbables depuis la gestion du Capiastri et l'espèce d'ambiance de, de, qui s'effondre en interne. C'est festival, ouais, c'est assez, assez sympa. Mais Autmaz Avnover reste euh, stoïque donc. Euh... C'est rien d'aller, lui. Sans qu'il pépère, lui. <rire> non, mais il voit, il voit tout le truc autour de lui s'écrouler et il se dit, bon, bon, je peux dire que c'était les anciens, donc euh, ça va. Non, mais c'est lui, s'il y avait une tempête dehors il et plus vrai décor, d'il dire, mais je vous assure qu'il fait beau, et, qu il fera beau <rire> et que tout va bien. L'Hitra me dit, hâte de lire la suite du livre eh, « Outside Alpine f parce que ce... ils sont censés sortir un tome 2 sur cette saison. Ouais, mais c'est Alpine qui paye, donc... Euh... Ouais. Je pense que ce ne sera pas totalement exhaustif. <rire> il s'arrêtera en Autriche, euh, le livre. <rire> Super <rire> saison! <rire> Incroyable! Euh, chez Alfa Romeo, hein, maintenant bah, on va partir. Euh, bah, sur, alors, ça devrait aller plus vite, hein, dans les équipes euh, ici, mais ça y est, Bottas a remis un point. Mmh. Euh, euh, bonne perf ce week-end. Très, week très, très ah, grosse ouais. perf en qualification. Hein, ouais, euh, ouais, ouais. Il, passe, euh, bah, il passe à, euh, à 50 millièmes de battre euh, Leclerc il avait clairement une voiture, Bad, euh, une voiture de rapide euh, oui, de, de Science, effectivement. et euh, voilà il termine, bah, il termine euh, à 6-7 dixièmes de Verstappen ce qui est un peu inattendu et, évidemment le, le, la course n'aurait pas, pas été à la hauteur parce qu'il y avait notamment une stratégie qui n'était pas bonne et encore une fois un départ qui était erratique mais au moins les évolutions apportées par Alpha Ronleo ont, euh, ont porté leur couille alors il restera à voir si c'est encore une fois simplement à cause de l'altitude ou simplement l'une tendance de fond avec, euh, avec une performance qui va s'améliorer voilà après effectivement euh, Jo c'est quand même très décevant euh, ça, ça, sur son week-end il y avait l'occasion de briller pour moi voilà on m'a fait beaucoup de compliments sur lui mais c'est quand même un week-end où il doit être devant au moins euh, voilà, euh, il doit être au moins en Q3 et il n'a pas été donc c'est également une opportunité de perdu donc euh, Il y a un, voilà, un sentiment un peu de, de, de... Alors on peut être à la fois rassuré par ce week-end d'Alpha parce que la performance était vraiment là, mais encore une fois, au point de vue d'opérationnel et au point de vue du second pilote, c'est pas encore tout à fait ça. C'est l'effet Audi, ça directement, ils sont arrivés et ça fonctionne mieux. Mmh. <rire> non mais justement, par contre, la bonne nouvelle pour eux du week-end, c'est qu'ils seront au budget, euh, budgétaire, dès l'an prochain. Donc a priori, Audi va investir dès l'an prochain pour justement préparer un projet solide pour son arrivée en 2026. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est probablement leur dernière saison a galéré un peu, parce qu'ils mmh. ont porté Nevo, mais la voiture a peu évolué euh, au, au milieu de la saison. En tout cas, ils n'ont pas pu faire beaucoup de, de vraies recherches. Et c'est vrai que malgré tout, effectivement, ils ont fait une belle évolution mmh. qui fonctionne et qui prépare bien l'an prochain, parce qu'ils ont une, voiture de, une base de voiture qui est plutôt saine. Donc, euh, ils ont l'air d'aller oui. un petit peu mais mieux. Il faut bien expliquer fait... à tout le monde non. Que, non. que Audi met des billes dans une équipe qui s'appelle Alfa Romeo. Voilà, c'est la Mais Encore une fois, là, on parle du budget de, on parle du budget de fonctionnement, et avant et en revanche, le budget d'investissement, lui, il était encore plus en retrait, Vasseur mmh. disait 200 personnes en moins par rapport aux autres équipes, et là, ça va mettre, Vasseur le rappelait, ça va mettre des années avant de porter des fruits, donc ce n'est pas parce qu'on est au budget plafonné là que ça va tout de suite aller mieux, c'est euh, oui. les effets cliqués, on n'a pas investi à l'horizon de très bonne soufflerie, mais derrière, toutes les machines tous les ordi, tous les logiciels, donc ça va mettre un moment, on va en... si on dit bah voilà, ils sont en budget plafonné l'an prochain et ils ne sont pas au niveau, c'est normal, je pense qu'ils seront jugés et Audi, c'est bien de le faire maintenant, en 2026. Mais aussi, ça leur, ça leur apportera quand même une espèce de sérénité euh, de, de fonctionnement, où justement, ils pourront un peu plus vite corriger les défauts qui aujourd'hui font, parce que là, par exemple, il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité, et je suis persuadé qu'ils n'ont pas eu toute l'attitude à, à corriger les, les, les, les défauts châssis qui menaient aux défauts moteurs, parce que finalement, Le moteur Ferrari n'était pas aussi, euh, aussi mauvais dans les autres équipes et je pense que Alfa Romeo a, a mis du temps à apporter des vrais correctifs ils ne les ont pas encore totalement alors que finalement s'ils avaient eu un peu plus de marge de manœuvre ils auraient pu sûrement apporter des pièces pour, euh, pour faire respirer un peu plus ce moteur et moins casser donc euh, C'est tout un tas de, de choses qui vont, qui vont s'améliorer, ça ne va pas faire de miracle l'an prochain, hein. ils ne vont pas lutter pour le titre, mais euh, dans le peloton, ils auront sûrement plus leurs chances et ils pourront se défendre probablement à un niveau plus proche du début de saison de cette année que de ce qu'ils sont maintenant. C'est vrai qu'en début de saison, ça, ça marchait très fort hein, chez, euh, oui. chez Alfa Romeo, bon, c'est un petit peu plus... Euh un petit peu plus compliqué, depuis quelques Grands Prix, quelques, devenant 14 courses, ça, ça, ça, ça, ça, ça commence à faire un sacré nombre. Euh, chez AlphaTauri, euh, bon, Pierre Gasly, il est très dangereux, à un moment il faut le dire, 10 points de pénalité sur 12, euh, quand est-ce que ce danger public va en fait être <rire> pandi d'une course Ça, c'est un truc dont vous pourrez parler à la FIA, mais encore une pénalité pour Pierre Gasly Euh, de toute façon, on, on, on le dit il y dans le Grand Prix depuis le Japon. Hein, euh, il a alerté tout le monde sur les grues et depuis, la FIA lui tombe dessus toutes les semaines. Il tombe des trucs. c'est se fait démolir. Ah, là, non, son, son, son truc, c'est se prendre une pénalité euh, à deux points hein, au Brésil, histoire qu'il manque Abu ouais. Dhabi. Parce qu'il est, est à 10 points sur 12 et il ne retrouvera que des points en moins qu'à partir du Grand Prix d'Espagne, je crois, l'année prochaine, prochaine au mois de mai 2023. <rire> donc ça veut dire qu'il a ouais, 5, 6 ou 7 Grands Prix je pense dont... où ça va être très très chaud pour lui à la moindre, à la moindre bêtise et donc ce serait peut-être un peu dommage de, de payer un, un Grand Prix de, de suspension chez Alpine quand même bah, de là à dire qu'il va faire exprès de faire une connerie à Interlagos euh, non mais euh, t'imagines euh, euh... Franck quand même que fin, potentiellement Alpine l'an prochain il y a un moment ils vont être là à dire écoutez on était sûr d'avoir Alonso, on l'a plus. Mmh. On était certains d'avoir piastré, on l'a plus. On est allé chercher Gastly, on l'a plus. <rire> bah, oui, mais, mais on, on a le 06 6 de Jacques Douane maintenant. C'est ça, <rire> Douane, on <va> le. <rire> le Jacques Dohan aime ça. <rire> non, mais c'est vrai qu'il ouais, aurait le meilleur compte à faire. Après, c'est compliqué parce que la FIA, quand même. on sait que la FIA euh, essaie toujours de ne pas donner les deux derniers points qui manquent, les derniers points pour arriver aux 12 points. On l'avait vu déjà dans, dans le passé. Et, euh, et là, ils lui ont donné un seul point en prétextant que c'était un dépassement par la. Mineur par l'extérieur. Ouais. Un, un dépassement mineur par ouais. l'extérieur. Un dépassement mineur, non, mais un dépassement hors piste. Alors que techniquement, ce qu'il a fait, c'est euh, pousser un adversaire hors de la piste et ça vaut 2 points. Donc je pense qu'il va avoir du mal à. Il va avoir du mal à, euh, du mal à récupérer, aller jusqu'aux 12 points. Et c'est un coup où justement, il va gagner que 1 à, à Interlagos. Il va en prendre un directement. Euh, en plus à Abu Dhabi, il ne sera pas là vers Bayern 2023. Donc, Ray, ça tout le temps comment il récupère jouant. ses points. Alors, c'est très simple. En fait, tes points de licence, c'est sur une année euh, glissante. Donc, ouais. il, va, euh, il, a eu des, il a eu pour la première fois, on va dire, des points de pénalité en mai cette année. L'an prochain, ces points qu'il a eu obtenus en mai seront effacés. C'est simplement comme ça que ça En toi, gros, voilà, ceux qu'il a chopé euh, le, euh, le, 20, le 30 octobre, ben, il les récupérera le 30 octobre l'an prochain. Voilà. C'est dommage qu'on ne mette pas des, des points aussi au commissaire de piste qui se trompe. Ça serait. Ça serait... Ah, ah, ah, ah. Bah, si, Michael Bassi, il a fait 12 points d'un coup. Lui. Ah, <rire> 12, puis 12, puis 12, puis 12. Ça cumule Et puis Fretas. Et puis, Frétas, ça, 12, si, po hein. 12 points, c'est délit. Et Fretas aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Bon, il ne reste plus qu'un directeur de course. Pour tout que Mohamed c est, est un directeur de course de la. Lui-même, c'est. MBS sera enfin, un directeur de course là... de la dernière course. Là, après, avec Fretas, il a juste à racheter un des deux pansements. Donc, c'est pas. selon ses propres termes. C'est sympa. Et puis bon, Yukit Sonoda qui euh, lui a été contraint à l'abandon après l'accrochage avec, euh, avec Ricardo. Mais mine de rien, Sonoda était très bon en qualif. Et moi je plaisir. continue de me dire que la... oui, c'est vrai qu'il a fait une belle qualif. Le... Je continue de dire quand même que l'accrochage c'est un peu. Enfin, c'est plus la faute de Ricardo bien sûr et ça a été prouvé avec la, la... la pénalité, mais c'est un... un concours de circonstances aussi un petit peu. C'est-à-dire que voilà, tout un peu plus large, j'attends pas forcément ce qu'il Ricardo, il tourne forcément. Enfin, Un peu... De toute façon, euh, pour moi, ils jugent la conséquence. Ils lui mettent 10 secondes parce que abandonnent. Oui, il va falloir qu'ils arrêtent de dire qu'ils ne jugent pas la conséquence. C'est faux, on le sait tous. Ouais, donné... Oui, mais il y a beaucoup de choses que la fille a dit qui sont fausses <rire> et on le sait tous. Bon, a... ah, pas... Vrai. pas aussi le Manu. Parce que Russell a pris 5 secondes pour avoir gâché la course d'un concurrent, donc ça dépend. Ah oui, c'est vrai. Estrol n'a ah, pas donc pris est... quelques courses de qualité <rire> <Estrol rire> pour avoir cet édition à Lonzo et j'en fais pas de tape. Euh, chez Williams bien Alex Albon très gros week-end c'est un joli week-end encore d'Albon très gros week-end puisqu'il met un tour à Latifi Albon en course et il finit cool. avec la bonne stratégie aussi mais il <rire> finit euh, tout près des points alors on a dit chez Williams que si Latifi euh, si Latifi a pris un tour par Albon c'est parce qu'il avait des dégâts euh, on n'est pas obligé de les croire à 100% parce que c'est peut-être des dégâts entre guillemets diplomatiques sans doute qu'on a un peu mais de là à expliquer un tour non Albon il, il finit tout proche des points, avec une Williams qui avait beaucoup de vitesse de point, mais qui était absolument ingérable en virage, qui souffrait vraiment de, de, de, de, des perturbations aéros dues à l'altitude. Donc c'est un très, très gros week-end de d'Albon. Euh, enfin, euh... C'est ouais, la euh... saison, globalement. Oui, oui, ouais. il, a, il fait une saison, il se révèle hein, cette année avec bonne. C'est ouais. euh, prodigieux. Bah, Williams, ils ont, vraiment, ils, ont, ils ont leur nouveau George Russell, j'ai envie de dire, hein, pour, les, pour les quelques années à venir là. Ils ont, ils ont leur leader et, euh, et Sargent l'année prochaine, si c'est bien lui qui est confirmé, ce sera, sera un bon line-up, je pense, parce qu'ils auront un vrai leader d'équipe avec un, un débutant qui sera plus talentueux que, que la Tiffy. Ouais. Ça se présente pas trop mal pour Williams. Mmh. c'est ouais, bien plus Donc, beau Quand tu assez... affiches affiche ce niveau, euh, avoir un Albon comme pilote en pluriannuel, c'est euh, un bon deal parce qu'il y a des équipes qui galèrent, enfin, je pense à As notamment, Euh, je pense qu'ils aimeraient bien avoir un album en, en pluriannuel. C'est euh, bien joué de la part de, de Williams d'avoir sécurisé un pilote de ce gabarit-là, qui effectivement pas, il, ouais, montre euh, l'étendue de son talent. Chez euh, Aston Martin, alors là, pour le coup, c'est dommage. Hein. Bon, ils ont galéré en cadif comme on s'attendait, parce que c'est souvent leur cas. Mais là, en course, ça n'a pas été non plus folichon-folichon. Euh... Je folichon. tombe un petit peu dans mm -hmm. leur travers... Euh ils il partaient il vraiment loin ouais, ils étaient il ouais. en 9 e ligne en calibre déjà et Stroll a pris la pénalité on se serait un petit peu cru revenu en début de saison chez Aston Martin, c'était vraiment pas mal ces derniers temps il y avait certaines courses où ils étaient 6 e force du plateau voire 5 e des fois en course je trouvais des fois qu'ils étaient un petit peu comme McLaren sur certains Grands Prix en course, pas sur le centre du week-end mais... et ah, là ouais, ouais. Euh, ils font partie des équipes qui clairement ont souffert du problème d'altitude. Euh, Stroll prend quand même un, un très bon départ, je crois qu'il y a 3-4 places encore. il fait des bons départs Stroll quand même cette année. 5 places. Ouais. Il, fait, il fait vraiment des bons départs. Bon, c'est entre guillemets plus facile de gagner des places quand vous partez loin, mais c'est quand même à signaler. Euh, après, oui, en course, je, je crois tout simplement qu'il n'y avait pas assez de rythme et qu'il partait trop loin pour, euh, pour espérer plus. Euh, on voit même que Bottas qui part 6ème, sans la bombe d'Alonso, il fait 11 finalement. Donc euh, c'est difficile de débarquer de des points. C'est déjà l'effet Van Dorn en fait. Voilà. <rire> de la Rosa plus Van Dorn. Là, les, les deux, ah, ouais. De la Rosa, l'on Van, plus... Van le terribles bien compliqué Mais oui, c'est vrai que Stoffel Van sera le pilote de réserve pour Aston Martin aux côtés de Felipe Drogowicz qui a du bien prendre la nouvelle Non mais donc rassurez-vous chers fans de Stoffel Van on a encore des opportunités de voir Stoffel rater un retour en Formule 1 parce que l'un des deux aura le Covid et que ce sera Drogowicz qui sera mis à la place ou Ricardo de la Rosa <rire> ou, ou Kimi ou enfin vous mettez qui vous voulez mais en tout cas voilà. c'est pas... <rire> de... en tout cas Aston Martin a eu de la chance que Bo Bottas dans un très bon jour n'ait inscrit qu'un point donc la lutte reste totalement ouverte pour la sixième place dans mon oreillette on me dit qu'Alonso est prêt à, à prendre le volant des deux voitures s'il faut <rire> il, il aurait dit je cite ça change pas de d'habitude de toute façon <rire> donc euh... <rire> tout c'est une situation à prendre avec des paracettes. il fera peut-être un tweet pour clarifier tout cela une fois s'il y a besoin de faire un tweet pour clarifier chaque prise de parole c'est que c'est que la prise de parole n'a pas été bonne ou alors on est tous bêtes oui on comprend très mal ce qu'il dit surtout qu'il l'a dit, c'est les médias qui surinterprètent et qui cherchent le buzz, donc ça suffit maintenant le gamer nous demande Stroll a encore combien de saisons avant de partir combien il veut c'est quoi la jeu de la au Canada à un moment donné euh, si, si le monsieur ouais, mais tant, tant, tant que papa pas vendu Aston tant qu'il n'a pas racheté notre écurie il ne part pas <rire> tu sais le truc on, le truc qu'on a dit c'est ah oui il est en Aston en fait il faut qu'il construise un projet autour d'un pilote pour qu'on puisse dire à Landstroll allez maintenant la voiture elle joue le titre euh, tu vas faire un pas de côté donc évidemment c'est en recrutant Fernando qui a 41 ans on sent vraiment voilà ils... C'est pour imminent Ils vont, vont vraiment virer l'ensemble dans les deux prochaines <rire> années, car Alonso est là pour un contrat de 10 ans, bien sûr. C'est-à-dire Alonso va revenir chez Aston, on va lui dire, bon, on a un plan sans courses. <rire> oh <non, rire> ouais, et là, il va être non, ouais. là, oui, elle plane, c'est trop bien, et tout, puis dans un an, il insultera tout. C'est ce qu'il a dit. Euh, il a dit dans sa déclaration lorsqu'il avait quitté euh, Alpine, il a dit, mais le plan, pour moi, ça a toujours été euh, re revenir dans une équipe gagnante et construire un projet. Ah <rire> oh, putain. De toute façon, moi, ce qui m'étonnerait pas chez Aston Martin, c'est que le, le papa s'énerve un petit peu si Alonso va un peu trop vite et qu'on lui demande de, par-dessous euh, les tables de se démerder pour que la voiture d'Alonso aille un peu moins vite. Non, non attendez, attendez, ce ne serait pas étonnant. Dé déjà qu'il faudra se farcir les, les déclarations d'Alonso qui dira que l'Anso Mais... est un des équipiers les plus euh, difficiles qu'il veut battre. Parce que tout le monde y a eu bah... droit hein, chez Aston Martin, de toute façon. C'est <rire> le truc. Vettel, Perez, enfin, voilà, tout, le monde, tout le monde est passé par là. De devoir, donc il y aura la. Et la Alonso dit ça à tous ses équipiers, puisque c'est le principe d'Alonso, il les bat, et ensuite il dit que c'était le, le combat le plus difficile qu'il lui a mené en carrière. En carrière donc... ouais, je peux et vous euh, dire euh, que le 21-0 fait... que j'ai collé avant de dormir, c'est pour lui plus compliqué que l'égalité le... contre Hamilton, par exemple. chez, chez T'as oui, rien sur Marquez, t'as rien sur Tarso Marquez. Ouais, mais Marquez, <rire> c'était son. Hey, il s'est fait battre, il ne peut rien dire. s'est fait battre, il rien dire. Mais oui, il fait taper Alonso Tarso Marquez, je suis sûr qu'il doit dire quelque chose. C'est pas possible. Tarso Marquez concept. Non, bon, on, va, on va rester sur, euh, sur 2022. <rire> là, ça ne vous arrange pas parce que j'ai trouvé des trucs. N'oublions pas qu'Alonso se bat par Marquez c'est l'année suivante, il n'a pas de volant. Donc je pense qu'il est viré. Tout le contraire de Tarso. Non. Non. non. C'est pour ça Il a été viré avant la fin de saison parce que chez Milliardis, ils se sont rendus compte que c'était gênant pour Alonso. C'est ça. Ils préfèrent lui faire faire un pas de côté. Bon, il y a tort à exister quelques billets. <rire> le reste, il dit on va oh, en mail ouais. à la FIA pour le budget cap sur la cantine Nast. Et, et oui, Nifram Tarso était le frère de Marc et Alex Marquez, bien sûr. Ah et bien oui, bon, ouais. et puis eh ben, finalement chez Monigram, euh, chez Monigram à ses 20 ah, oui. euh, Bon, alors, 16 et 17 e Bon, effectivement, il can't gagne. Ouais, quel, ah, quel bon. honneur, de, quel bon, honneur là, de placer enfin un pilote en F1. On a enfin réussi à placer ah, oui. un pilote en F1, les gars. C'était temps quand même. Là... Ouais, merci. Je Promets rien pour l'année prochaine. Mais... <rire> T'inquiète, nous c'est déjà formidable. On va, on va profiter de ça pendant 24 courses. Là, là, là, quand même La chronique exclusive de Nicole Hülkenberg sur Next Gen <rire> ça sera, ça sera quelque chose. Euh, mais voilà, ah, week-end malheureusement, comme, comme les derniers. Mais Schumacher qui bat encore Magnussen. Ça, c'est le truc qu'il faut... Il faut garder ce, ce côté euh... positif. Euh, après, en même temps, ouais, il bat Magnussen, certes. Mais il casse sa voiture en Arabie Saoudite, donc parce qu'il faut pas prendre ça en compte aussi. Franchement, il lui file la 9ème meilleure voiture du plateau, il pourrait marquer des points en fait. Donc, au bout d'un moment, il s'est quand même fait bien démonter par Guttersteiner le samedi par rapport à son tour loupé. De toute façon, tout est prétexte maintenant. C'est ça, il va le vraiment son éviction. C'est tout. Il va le Il se fera démonter parce que sa casquette ça traverse. Il a trop mangé à la cantine, il nous a bouffé notre budget. Et ils sont cons parce que Schumacher, s'il est malin, il va pouvoir négocier ça en harcèlement au travail et, euh, et ça va leur coûter très cher pour le virer donc <rire> c'est quand même ils vont rejoindre ma dans une fronde ils enfin, vont faire une fronde anti-steiner ouais. mais encore une fois ma... on en a parlé la dernière fois mais le management de steiner je trouve catastrophique pour fonder un projet pour prendre une Kenberg alors que Schumacher est sur une pente ascendante on en pense qu'on veut euh, là encore une fois je, je comprends pas le, le projet donc euh, c'est un petit peu l'effet binoto hein, de se défouler sur Schumacher au lieu de voir ses propres torts Il y a 50 ans que tu te dis s'ils prennent Hülkenberg, c'est pas parce que One and One va un piot allemand. Mais ils ont Mick Schumacher One and One est venu parce qu'il y avait Mick Schumacher. Je pense que l'an prochain, avec Hülkenberg, ils ont pas One and One, à mon avis. Je suis désolé, tu veux choisir entre les deux, à part donc les 10 millions qu'apporterait Hülkenberg. Mais tu dis, ils sont allemands, ils sont blonds, et ils ont tous les deux aucun podium. Bon, bah. C'est quand même compliqué, quoi. Euh... Non, non, mais ça n'a aucun sens. C'est vraiment un manque d'ambition total. Ah. Et moi, pour moi, vraiment, au bout d'un moment, il faudra qu'un jour quelqu'un mette Steiner devant ses, ses, son, son manque de, de talent de manager. Parce qu'il y a. Alonso. Bref, il faut qu'ils aient. Ah bah là, qui, si on voit Alonso là-dedans, ça va être sympa. Mais parce que lui, il lui, avait ah. pas, moi, fait. Il n'a pas du dîner comme, euh, comme Grosjean à l'époque. Mais euh, non, non, c est, c est Steiner, c'est catastrophique. Et en fait, là, au bout d'un moment, il va bien falloir admettre que. Oui, il est marrant dans Drive to Survive, mais non, ce n'est pas un bon directeur de course d'équipe. Donc il faut que l'an prochain, où l'équipe aura un peu plus d'argent et où il y aura un peu moins d'excuses, il faudra que quelqu'un dise stop. Ou alors je ne sais pas, il doit avoir un dossier sur le gymnase, mais c'est bizarre. C'est terrible. Après, Ulkenberg, il a cassé zéro voiture cette année. Il a cassé des PC, il a cassé des connexions, mais pas de voiture. Que blague, voilà. Il a fait deux grands prix en plus Il a fait, fait deux grands prix sans casse. Alors deux, que deux et deux, il fait... et deux, et tout qu'il a fait avec nous. Euh, <rire> ça, ça, ça compte aussi dans une saison. Non, non, non mais c'est vrai que c'est euh, incompréhensible. T'as pas cassé de voiture, Paul hein, sur moi. <rire> J'en ai même pas, ce serait fort. <rire> <rire> c'est carré. Ça évite le problème. <rire> c'est ça. Après, tu peux très bien casser une voiture qui n'est pas à toi mais après tu, ouais. tu vois ouais, ça oui, mais non. le propriétaire la justice enfin à peu près tout le monde Jovinazzi ah. l'a très bien fait cette année oui <rire> c'est vrai la tête à Steiner quand il a vu Jovinazzi dehors ou de ah ouais j'aurais bien tellement voulu l'avoir bah c'était simplement oh, merde c'est pas Schumacher et d'ailleurs quand voilà, c'est Addy pas... ah. qui casse une voiture c'est juste pas idéal mais c'est pas un drame ou quoi que ce soit Non mais c'est oh, le... Oh, le, da... le baquet qui s'est joué entre Joe dit et Hülkenberg. Ça va pas durer. rêve, hein. ouais. ouais. La dépression. <rire> Tout ça pour probablement se prendre une branlée par Magnussen du coup, parce que même si Hülkenberg est bon, je pense que l'année euh, sans rouler bah, il va un peu la perdition. Les... Mais j'aimerais les... bien et que Hülkenberg fasse un peu yours. Mais même Steiner n'est pas convaincu, parce qu'on on sait qu'il a fait une offre à Richardo euh, ce week-end, en se disant Bon, il n'est pas venu vers moi, je vais quand même y aller euh, vers lui, hein, je vais lui faire l'offre. Il roule 3 minutes chrono, montre en main, il paraît que 3 minutes chrono, ça a duré, c'était donc. Voilà, donc euh... tu, tu vas voir qu'il va avoir appelé Kimi Raikkonen euh, en début de semaine, là au cas où. <rire> <si> je... <rire> il va faire le tour des anciens pilotes. Il là, là, euh, y a encore un, un Drive to Survive, ça va être sûrement intéressant sur ce chapitre-là. parce que J'espère on qu'ils ont la... la conversation avec Richardo. Mazepin, on ah pouvait ouais. comprendre pourquoi, <rire> ah oui. euh, pourquoi il, il était détesté par tout le monde, mais on aurait presque pu imaginer que oh. Magnussen, qui était un peu celui qui râlait tout le temps, et Schumacher, le gentil oh. bonhomme tout lisse, et bien finalement c'est l'inverse, c'est euh, oh. euh, Schumacher qui se prend les, les, la tête à l'extérieur, donc euh, voilà, ça va être intéressant. Et, et voilà, j'espère que chez AST, ils étaient bien en règle aussi au budget euh, financier, sinon Schumacher, il va partir avec une valise. Ah, mais du coup, Alex, tu vois, un... le problème, c'est que. Là on vient de dire, tu vois, Netflix aurait un épisode intéressant, tu vois, sur la dynamique de l'équipe, il y aurait vraiment des choses à aller creuser. Et donc on aura le droit à 45 minutes de pourquoi Hülkenberg revient, comment Steiner a Taylor drague au fur et à mesure, parce que ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans la vraie vie. C'est juste cette série, donc ça va devenir... On va voir tous les crashs quand il de Schumacher avec lui. Non mais par contre j'aimerais bien, parce que Ayao Komatsu a dit, je ne sais pas si c'est de la com demandée par Steiner, mais Komatsu a dit que Schumacher n'avait pas eu le bon comportement. Euh, en Autriche. Alors, ça, apparemment, c'est la seule faute qu'il a faite. Et plus il a cassé les voitures. Et du coup, j'aimerais bien qu'on ait des images de ça. Parce que c'est bien mignon de dire qu'il n'a pas eu le bon comportement. Mais ils ne nous ont pas détaillé quel comportement. Donc, en fait, on ne sait même pas ce que Schumacher a fait de mal. Et, euh, et ils sont juste en train de l'écarter pour des raisons qui sont apparemment un délit de sale gueule. Parce que les performances sont de mieux en mieux. Euh, les casses sont de moins en moins présentes. Malheureusement, il en a refait une au Japon. Et celle-là était trop, je pense. Mais euh, à part ça, il avait quand même cassé que deux voitures cette année. Euh, et, euh, et il est jeune donc il a forcément une marge de manœuvre de marge de progression énorme d'autant qu'on sait que Schumacher évolue très très vite quand il, il, développe des, il découvre des voitures et puis ensuite il arrive à s'y habituer et en fait il y a vraiment sportivement pour moi zéro argument qui, euh, qui justifie ça puisque tu peux dire oui il y aurait le bagage technique mais en fait ils ont déjà un pilote qui a un bagage technique avec Magnussen ou alors Magnussen n'est pas un bon développeur et quelqu'un pourquoi pas remplacer Magnussen par Hülkenberg mais euh, dans tous les cas c'est vraiment euh, ouais y a, y a, ça, ça pue le délit de sa gueule et ça rend le truc encore plus euh, encore plus euh, détestable quoi okay, allez, Hülkenberg on l'a vu euh, Hülkenberg il a été très bon sur tous les remplacements qu'il a fait depuis mmh. 2020 euh, mais c'est des one shot euh, sa condition sur toute une saison c'est une inconnue totale aujourd'hui il n'a pas fait une seule saison de titulaire depuis trois ans rien ne dit qu'il qu Il peut très bien briller sur deux grands prix, est-ce qu'il sera capable de le faire sur 24 ce sera, ce sera une toute autre histoire, il a, il a, il a 35 ans, donc il n'est pas cramé, c'est clair. Mais 3 ans sans être euh, tous les week-ends au plus haut niveau, ça, ça pourrait être compliqué. Moi, moi je pense qu'il s'adaptera et ça ira bien, mais je suis d'accord sportivement, ça n'a aucune logique. Euh, je ne vois pas trop ce que ça va leur apporter, même à, à court terme, parce que comme tu l'as dit, le, le bagage technique de Schumacher est plus riche finalement, parce que lui, contre Amolkenberg, il a une saison entière avec les nouvelles monoplaces. Euh, donc, ouais, c'est difficile à comprendre. Euh, quitte à remplacer Schumacher, ouais, je l'aurais remplacé par un, un, un pilote d'une génération similaire. Quoi. Pas par un pilote qui a. Mais, peu importe, mais tu vois, par exemple, oui, mais quelqu'un voilà de la même génération, quelqu'un qui a un avion. Le problème de Schwarzman, c'est qu'il est, est, est, qu est quand même russe. Ah, Estraélien. Oui. <rire> <rire> non, mais non mais je pense que là, avec oui. le contexte, ça ne serait pas si... passé. Mais, mais oui. franchement, oui, du... c'est quand même fou de se dire l'an prochain, il risque d'avoir deux pilotes. Il y en a un. Ils l'ont récupéré parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine. C'est un collègue qui revient oui. en F1 parce qu'il y a eu une guerre. Et l'autre, il revient là parce qu'il a réussi à faire des remplacements à cause d'un... Alors je tiens du à extrêmement... je veux que ça devienne le nom officiel, à cause de ce satané Covid. Je <rire> <rire> plus Covid, a... c'est avaient le satanée Covid. Euh, ça y est, il, re... il retrouve une petite hype et enfin, c'est devenu un euh, peu le... Le jour où il y a une attaque nucléaire, AS uh, uh, ramasse Hamilton et Verstappen. <rire> ah <mais rire> ah. Bon, après il ne restera être que. queue. <rire> bon, en, en fait, aussi, quid du rapport entre AS et Ferrari Parce qu'ils sont censés avoir un pilote de la Ferrari Driver Academy et aujourd'hui, Magnussen à Wolkenberg, euh, quelle idée Enfin, Ferrari, quelle intérêt, quoi, tu vois Et eh même pas, c'est même pas équipe B. Ils sont au plafond maintenant, ils n'ont plus rien à faire du, du placement moteur, euh, placement Ferrari, les 7 millions de moins. S'ils si sont au plafond, avec monogramme. Mmh. On fait ce qu'on veut maintenant. C'est un petit peu ça. Ouais, du coup, que... vrai, Ça voudrait dire qu'ils ont fait comme Vasseur, ils ont dit à Ferrari qu'il serait seraient plus... Euh... C'est ça. Monigramme, j'ai vraiment l'impression que c'est un vrai. Instagram où tu ne fais que, que mettre en avant ton argent. C'est-à-dire Instagram, donc. C'est un Rich Energy bis. C'est un Instagram où tu peux contacter non, Laurent en Russie si tu as du budget. <rire> ouais, non, Apparemment, non, ça a du pognon, là, derrière. Oui, c'est une... Oui, une... Oui, une... Oui, une vraie société qui a pignon sur rue qui ça est établie dans sur... le pays. Oui, c'est... Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là. Et pas deux mais fois, euh, ils ne font ouais. pas avoir deux fois. Ça ouais, parce que c'est pareil, il va falloir aussi juger l'habilité Steiner à ramener des bons sponsors, parce que Rich Energy et Cali. Euh... Bon, Alcali, si, ça, ça fonctionnait. <rire> bah ça tuait une voiture pour, pour faire avancer l'autre. Oui, mais l'argent rentrait. Oui. Au moins. Ça tuait une, une voiture quand ça pas, c'est ça l'avantage. Ça tuait une voiture quand ça tuait pas les deux parce qu'ils se percutaient ou ils se chamaillaient aussi. Pas, et, et les accidents étaient payés, au moins. Parce que moi, ouais, je ne payait pas. <rire> pas c'est ouais, <rire> ah, ça... vrai qu'ils ont moins fait de reproches à Madzepine pour, euh, euh, <rire> pour, pour les accidents et accrochages qu'ils ont fait à la Mais Après, quand tu vois un drive sous-surveillé, quand même... Je... Enfin, c'était en privé, au moins. Mais en même temps, comme Gunther Steiner euh, était absent toute l'année dernière, je ne l'ai pas vu, moi, donc je ne sais pas ce que ça donnait. Mais c'est vrai que One and One, les pauvres, oui, celui qui fasse, euh, il expose la voiture en Arabie Saoudite. Ah, on peut vous faire du ristourne sur le nom de domaine. Enfin, c'est compliqué, les voix. C'est qu'il a dit, c'était... Peut-être qu'il a été tellement frustré l'an dernier, Steiner, à ne pas pouvoir se, se défouler sur Shumara, Enfin, ça n'allait pas qu'il se venge cette année. Mmh. Je ne sais pas. Oh, ça, aurait été, ça aurait été vraiment le mauvais goût la dernière. Oui, a... oui bon, ok, Mazepin, il est nul, mais Schumacher, on en parle deux secondes là. <rire> <rire> non, mais c'est une guerre d'ego en fait. En fait c'est la première fois que peut-être que Steiner pourra effectivement décider d'un pilote pour lui... de lui-même, oui, machin, tout ça, et ne plus être imposé par Ferrari. En... C'est une guerre d'ego aussi, quoi. Il est dit, ah non, mais en fait, elle tous, elle, ça, c'est le tout au Schumacher, quoi. Et pourtant, Après en, Dieu sait que Mick Schumacher est quand même apprécié, quoi. Mmh. Ouais. Est-ce que, est que justement il n'y a pas une. Moi je, je pense quand même qu'il y a une sale entente entre les deux. Je pense oui. que Schumacher ne doit pas aimer. Les... Elle, elle a dû répondre une ou deux fois à Steiner et Steiner a dû mal le prendre parce que on sait que, on sait que les plus grosses tensions que Steiner a eues avec Grosjean, c'est quand Grosjean tapait du poids sur la table en lui disant que en gros, le management ne fonctionnait pas et que l'équipe ne fonctionnait pas. Et, euh, et ça, Steiner n'a jamais accepté. Et c'est dans ces moments-là que derrière il profitait de la moindre, du moindre faux pas de Grosjean pour l'écarter des réunions d'équipe, pour l'écarter de ça. Donc. Euh... Moi, je pense que Steiner cherche son équipe à l'émotion et que si Schumacher lui a mis un ou deux taquets dans les dents quand il a eu au mauvais moment, ça a plus joué, ouais. C'est le petit chef. J'aurais pris Tiktum, Nitram J'aurais pris Tiktum. Là, tu en casses du carbone. Tu et du carbone et au niveau propos, c'est pas mal aussi, après derrière. casse du carbone, t'avances pas, tu te fous sur la gueule avec Steiner. La totale, c'est le À 100%. Si tu veux aller dans cette optique-là à fond, tu fais un duo tic tum Là, au moins, tu auras quelque chose de... Non, là, tu mets directement le logo truc sur la voiture, parce qu'il n'y a plus de... Tu t'embêtes... C'est les bonnes Il n'y a plus aucun problème. C'est vrai que oui, moi, c'est un petit peu la petite désillusion. Monigramme, c'est rouge et blanc, à leur couleur. Donc, elle va rester rouge et blanche. C'est ça. Bon, Oui. peut... Oui. Quoi Est-ce le bon moment pour vous bon dire que je suis peut-être le seul un petit peu déçu qui est plus pour Alcali Parce que avec le bleu, je trouvais qu'elle était sympa la voiture. Mais bon. <rire> il, y a, il y a un consensus pour dire que la A c'est merveilleuse en rouge et blanc, apparemment. Donc je, je le laisse. Moi j'aime bien en rouge et blanc. J'aimais pas trop le bleu qui était utilisé. C'était vraiment un drapeau russe sur, sur ouais. roue. Donc ça me plaisait pas Oui, ouais, ouais, c'est bien jeu. comme ça. Mais je trouve que sur les combis, ça rend bien le, le, petit, le petit ajout bleu qu'ils mmh. ont laissé. C'est sympathique. Ouais, ce j'aime beaucoup on... la livrée 2017, voilà, puisqu'on est sur les livrées A. Oula! Euh, attends, oui, oui, c'était. Elle a été grise et blanche avec des euh, espèces de logos un peu. Enfin, des espèces de trucs un peu bizarres sur l'aileron de requin. Euh... Oui, oui, il y avait le nez rouge au début et puis le nez blanc. Euh... C'est oh, ça. C'est con, ouais. le nez blanc était moins beau d'ailleurs, mais bon. Nitra dit la plus belle. A c'était celle de 2020. Elle est juste là. La 2001? Mm. Mais c'est vrai que la livrée était différente et sympa. C'est Mick Schumacher au volant, d'ailleurs. Oh, merde. <rire> C'est bientôt une archive. Mais j'avais bien aimé euh, cette oui. voiture-là, effectivement. Euh, T'as oh, pas Grosjean, toi, aussi Non, j'ai un 1.43. En Rich Energy, par contre. Oui, Franck. Il ah. a ah. la, ah. la, la voiture de Grosjean. L'avant et l'arrière. La C'est dans deux boîtes différentes. <rire> j'ai hâte de faire tout ce que j'ai pu pour résister, mais je ne pouvais pas. Là, C'était trop cool. <rire> Le, le diorama romain gros genre est très compliqué à faire, mais, mais très simple. <rire> euh, encore une fois, on se permet d'en rigoler parce que ça s'est bien fini. Bien Et ça reste un accident effroyable. Ça, évidemment... Comme celui de Ross Chastin en Oscar. Ah, effroyable! Cet accident m'a <rire> <rire> <Effroyable. rire> oh, fait peur! <rire> Il a voulu se suicider, non ce, ce, ce, ce, Je ne le connais pas. Ah, mais... moi, bon, moi, ça commence. J'en je, ai marre. Euh, on a le droit d'avoir un accélérateur coincé en bout de ligne droite à Martinsville. <rire> ça va. Et on a aussi le droit de mettre la cinquième au point de freinage. Et alors Ça pose des problèmes <rire> à qui C'est pas, pas possible. dire comme l'avant de nos gagne, était fou de rage. Ah, Écoutez, voilà. Euh, en tout cas... Euh... Bon, bon, grâce. Ça, euh, si le Kühnberg est effectivement titularisé ou pas. Moi, j'aimerais bien encore que Mick ait une chance, mais bon, j'y crois plus trop là. Franchement, ouais. les. Disons que... En fait, le truc, c'est qu'on ouais. aimerait qu'il ait une, une chance. Mais est-ce que pour lui, on a vraiment envie qu'il fasse... Qu fasse, une troisième saison, c'est chez AS, pardon. Je peux plus le dire. Non, il faut qu'il soit récupéré par Audi déjà et qu'il soit placé ouais. chez, euh, chez Alpha, peut-être en troisième pilote l'année prochaine et je pense que par contre ou Bottas ou Joe paiera sa place à partir de 2024 et pour, cher, et pour, ch pour moins... cher ça devient compliqué du coup là, euh... ouais. et pour ouais. cher il a déjà plus ou moins annoncé ouais. comme troisième pilote l'an prochain c'est ça le truc en tout cas il est pressenti et euh, après c'est vrai que de toute façon ouais, là, quand tu vois les déclarations, Hülkenberg qui dit euh, je suis optimiste et Ralf Schumacher qui dit euh, oui, euh, Mick n'y croit plus trop ouais ouais Ça veut un peu tout dire, je pense. Mix, s'il n'est pas maintenu quelque part un petit peu, il ne sera pas là en 2026 pour Audi, quoi, soyons clairs. Euh... Il ouais, n'y a pas d'allemand qui pointe le bout de son nez quoi, donc, euh... derrière. Le pour, de merde <rire> <Ouais. rire> À moins de sorti... à moins de sortir Vettel de sa retraite, euh... ce qui ne serait pas impossible, on a déjà vu hein, des, des, des retours. On oui. a même vu Massa qui est revenu avant de partir. Ce euh... <rire> n'est ouais. ouais. pas impossible. <rire> VTL, il a toujours oui. l'amour du, du, du sport hein, de, de f 1 mm. il l'a dit c'est juste qu'il voulait se concentrer sur autre chose maintenant, qu'est-ce qu'il a dit lui-même il ne sait pas ce que ça, ce que ça sera dans, dans deux ans bon, après, trois ans dans a... l'IF1 ça fait quand même beaucoup mais bon, mm. c'est pas impossible Bref, de toute façon, non, après Mick, euh, Mick, je pense qu'il faudra qu'il réfléchisse sérieusement à voir ailleurs genre en endurance ou quoi, s'il si voit que f 1 se bouche un peu parce que malheureusement il est en progression mais il n'a pas montré des choses assez incroyables mm. euh... Comme un Oscar Piastri ou comme tu vois dans les, dans les formules précédentes de, de, de promotion pour, pour que tout le monde se rappelle de lui s'il passe deux ans hors de la F1. C'est ça. En tout cas, on l'aura pas catalogué comme un natifi, quoi. Déjà. Non. Oui, je, non. bien. Non, mais... Oui, mais euh... c'est ça qui me rend Tyler. un peu triste. C'est qu'on on sent qu'il peut faire mieux quand même. Tu vois. Donc, euh, oui. moi, j'aurais ce goût d'inachevé en fait qui est, pas, euh, bah, oui. euh, qui est vraiment dommage. Euh, mais bon. C'est la dure de la F1, en fait. Ça reste un... aussi une équipe as, petite, qui n'a pas toujours les dernières pièces, des les, les pièces très en forme, des trucs usés, oh. euh, gérer comme, comme on peut le gérer. Donc. voilà, C'est pas non plus évident à juger. Hein. On sait très bien que les voitures sont parfois totalement déséquilibrées, avec des pièces neuves pour l'un, pas pour l'autre. Ça peut s'inverser au grand prix suivant. Enfin, est... Il c'est. Ce qui est triste aussi, c'est que cette année, ils ont ruiné beaucoup de stratégies Il y a beaucoup de courses ouais. où ils ont pris des mauvaises décisions ou le mauvais timing, alors qu'il était dans le top 10. Je pense qu'il y a au moins 3 courses où il peut marquer des points. Euh, ouais, si mais s'il si si avait la bonne attitude en Autriche aussi... Euh... <rire> s'il si n'avait pas cassé la voiture à Jeddah. Voilà, s'il cassait moins les voitures, à un moment donné, euh... il <rire> faut dire les choses comme elles sont. La phrase qui est si marquée a... dans le bureau de si, Steiner. S'il avait un nom vendeur. Ah, sinon, il a un nom vendeur, c'est bon. Elle ah ouais va revenir avec le nom de, fa famille de, de nom de jeune fille de sa mère discrètement. Pas genre, non C'est comme ça, tout Pardon. Schumacher qu'il qu est... Voici, euh... ouais. si, on, on peut compter peut-être sur David. Euh... Schumacher. <rire> Schumacher le petit, non, ça, euh... Steiner va lui faire la front ultime et va rappeler Ralph. Ce c'est pas Ilkenberg, c'est Ralph Schumacher. Et oui, parce qu'il a collé 4 secondes au F1 2022 avec sa Williams BMW. <rire> Ah oui! Donc euh, voilà, il a montré qu'il avait le niveau. C'est ça, 4, 5, 6 secondes, je ne sais plus, en sait 10, 15, ouais, 20 mais Le moteur VMW était exceptionnel, de toute façon, c'était le meilleur. Euh... Voilà. Tout à fait, car il est, il est de notoriété publique, évidemment, qu'une voiture que tu fais rouler 20 ans après a le même moteur, va tirer 19 000 tours minutes sans problème. Bien Pas sûr, du... bien sûr. Bah, ah, sauf, oui. le moteur, sauf, sauf le moteur d'Alland. <rire> <rire> non, on va lui dire Fernand tu veux, tu veux euh, rouler avec ta voiture de 2005 ah non ils vont encore bon, même foutre un moteur de merde dedans ils ne peut plus me blairer <rire> Pas que ça. Ah, je, je pense que son run avec la, la R25 à Abu Dhabi ça restera son meilleur souvenir de chez Alpine finalement c'est <rire> Ah, ah, oui, selon lui c'est le ouais. meilleur souvenir d'histoire de l'FM enfin, son, son pire souvenir <rire> son pire sou... souvenir c'est putain pourquoi j'ai aidé Ocon à gagner la Hongrie merde <rire> <rire> Ça, il ne m'a jamais rendu à pareil. non au Qatar euh... il m'a dû faire oh. mieux <rire> c'est ce qu'il ce qu dira bon bah messieurs je pense qu'on est pas mal hein, au bout de Cette, cette sympathique émission. Merci Alex, merci Manu, merci Franck, merci Paul. Merci, merci euh, à tous. Merci merci à bon, tout monde. bon courage Paul hein, pour la, la saison à venir. On... Merci. On est en <rire> euh, bien évidemment. Alors, la prochaine émission sera donc le mardi après le Grand Prix du Brésil. un Grand Prix de sprint, sprint, sprint. Euh, je le dis déjà mais mes comparses qui sont présents ici, il y aura vraiment euh, l'accent qui sera mis sur votre présence et sur vos analyses. Car moi, euh, j'arrive à Charles de Gaulle à 7h du matin, le mardi matin. Donc autant vous dire que l'émission à mon nez ou la pression en moi pendant 10 minutes, hein, ce sera euh, en mode micro-sieste on ne pas s'inquiéter. Mais rassurez-vous, on sera à fond pour un bout d'habit. De... Il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup, chat. Vous avez été formidable comme d'habitude. On se retrouve jeudi pour le récit de café qui, rappelons-le, sera 3h30 consacré à... Ross Chastain et 10 minutes sur la F1 comme ça quand on aura le temps euh, et pour ceux qui se disent c'est toujours comme ça en NASCAR, eh bien je vais vous dire oui comme ça vous viendrez regarder la finale dimanche que je commenterai avec Manu qui est tout à droite de l'écran et ce sera pareil on vous le promet ils seront 8 à le faire formidable comme ça, au moins. nous on aura les viewers après ils se plaindront mais c'est pas grave on coupera, on coupera les réseaux sociaux bonne nuit tout le monde à jeudi à, à bientôt ciao ciao ciao ciao, bon ciao bon au revoir, revoir.